J'adore le comique, c'est entendu, mais j'ai je... horreur de certains genres de plaisanteries. Mes souliers, p o n r les l'or. En a r i e n t on ne peut pas se faire dans la police, il y a des examens et tout p a s d a n t le s u t e tu vois. Ça se présente plutôt bien, finalement. Ça a deux côtés prépondérants et une base onirique. o n te c h a n t e à une. Et le mec qui mangeait ses sandwichs, c'était Leblon. C'est la viande Barbie. Je ne suis pas bridé, vous avez les euros. Pour moi, le monde est peuplé de hiboux. Les garçons m'enculent. Je suis projeté en dehors du lit. En t r o i secondes, s j'ai le top 10 des recettes pour te cuisiner ta mère, la poule. Salut, je reviens évidemment pour un troisième épisode. Cet épisode, il est avec Rémi. Ça m'a fait super plaisir de parler avec lui. Rémi, c'est encore un gars d'Angers. C'est le dernier des gars d'Angers avec qui j'ai pu parler.、Euh, on a parlé de de plein de choses, de plein de choses. Beaucoup de stand-up, évidemment. On a parlé d'écologie. On a parlé de, de tellement de choses en vrai. Franchement, on a eu une discussion super intéressante. Alors, je vous préviens,、euh, le chat de r é m y passait régulièrement devant le micro. Donc, on peut entendre des fois le micro bouger. r é m y est quelqu'un qui tape beaucoup des mains. OK, Il faut le savoir. Et du coup,、euh, on peut entendre des claps claps、euh, parce qu'il tape des mains.、Euh, voilà, peut-être qu'il m'applaudissait, je ne sais pas exactement. Et r é m y avait aussi lancé une machine à laver. Donc, on peut entendre en bruit de fond, peut-être la machine, on l'entend très doucement. Ça s'écoute, ne vous inquiétez pas. Voilà, je vous souhaite une, une très bonne écoute et à très vite pour le, le quatrième épisode qui arrivera très bientôt. Là, c'est parti.、Euh, ouais, c'est parti. Ah ouais, ok. Mais, tu me disais que tu faisais avant des personnages. Ben, ouais, avant, j'ai commencé par、euh, être humoriste, ben, tout début. J'ai、mmh. commencé par le cabaret. Il y a combien de temps Il y a un. En fait,、euh, euh, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais en petite section, en moyenne section et tout, le、euh, CM, quoi,、euh, à l'école primaire,、eh ben, euh, cette école faisait un cabaret pour,、euh, pour récupérer de l'argent pour que les enfants partent en vacances. Ok. Tu vois Tu Et du coup,、euh, ce cabaret-là, les élèves pouvaient le faire à partir de la 6ème, quitter l'école. Ok. Et du coup, moi j'ai toujours voulu le faire, en fait, et n f a i dès que、euh, j'étais en 6ème, Ben, hop, j'ai, direct,、euh, fait le cabaret. Et je reprenais des sketchs, tu vois, les plus connus, Game of Thrones, u Gadel Mallet, e、euh, n、enfin, f i n voilà, les grands trucs、euh, classiques. Et,、euh, je commençais à me déguiser par là, jusqu'à, ouais, jusqu'à, troisième, je pense. Ouais, troisième. Et,、euh, après, bah, du coup,、euh, j'ai fait ça pendant,、ouais, peut-être, euh, cinq, six ans. Et après,、euh, après, moi, je suis parti dans la pâtisserie, tout ça. o、okay. k、ouais, ma mère, e、euh, n en fait, j'ai toujours voulu être dans l'humour. o、okay. k Et、euh, ma mère m'a dit,、euh, Depuis tout petit. Ouais, depuis、hein? tout petit.、Mm -hmm. Et,、euh, ma mère m'a toujours dit, eh, un métier dans les mains,、mm -hmm. tu vois. Comme ça, au moins, si tu rates l'humour, au moins t'as un petit bagage de secours, tu vois.、Mm -hmm. Tu vois, le petit secours. Ouais. Là, on le Voilà. Et, euh, et du coup,、euh, bah, j'ai foncé pendant la pâtisserie, j'ai fait ça pendant trois, quatre ans.、Mm -hmm. Et puis après,、euh, après,、euh, je me suis dit, bon, e u j'avais toujours en tête, e、euh, être humoriste ou,、euh, dans, dans le monde de l'événementiel, tu vois.、Mm -hmm. Et,、euh, je suis monté après,、euh, à Paris. Enfin, à l'école. D'accord. e c o、euh, ouais, euh, l e c'est quoi? Ouais. J'ai fait, l'école, du o n e parle de J'ai fait l'école du Wayman Show. J'ai fait, là-bas. Et j'ai fait aussi, merde, comment ça s'appelle? a、ah, j'ai fait pendant trois mois. En fait, je faisais l'aller-retour tous les jours. Tous les jours? <rire> <rire> non, tous, les, les jours, t r o i s o i s trois h e u r s d e u r a m i mais en fait, c'était pendant trois mois, je me suis dit,、euh, si je prends ma voiture tous les jours, et j'ai des, euh, bleu bac à, ça me rendait moins cher que de prendre un appartement, et d'habiter sur Paris, tu vois. u、ouais. a i、ouais, j'ai tout calculé, en fait.、Ouais. <rire> mais genre, tu pouvais pas trouver un truc g e n r Tseb, pas Paris-M, i mais Tseb, h e n on... Alors, tout, eh ben, du coup, sur Angers, il y avait rien, il y avait rien que dalle. Mais rien du tout. D'accord. Et en fait,、euh, après mes trois mois, j'ai cherché sur Angers, il y avait un truc qui venait juste de s'installer, qui s'appelait les Folies d'Angers. o、okay. k Et,、euh, du coup, je me,、euh, je me suis,、euh, ben, je me suis inscrit aux Folies d'Angers pour les cours de One m a c h o n J'ai fait ça pendant un an et demi. Et pendant le un an et demi,、euh, j'ai découvert,、euh, découvert le stand-up. Et là, j'ai découvert le stand-up, gros groupe à Nantes, oui, là. On peut pas. Le gros groupe à Nantes, tu vois. Et,、euh, j'ai bien kiffé l'idée, les concepts et tout. Et là, e、euh, t là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer ça à Angers? Ouais. Et,、euh, on était deux au début. Bon, et du coup, euh. t i il y avait qui? Il y avait Mood. Alors, c'est un mec qui est plus trop dans l'humour en ce moment.、Ouais. Et, euh, et, du coup, on s'est un peu、euh, pris la tête. i l a、ouais. quitté. Moi, j'ai repris le, l Angers Comic Club tout seul.、Ouais. Euh, c e s Tu combien de temps, ça, que,、ah、non, que du ça coup, vous avez en deux, commencé? De... En, en 2019.、Okay. En janvier 2019.、Okay. La toute première scène, c'était en janvier, janvier 2019. On faisait ça une fois par mois, tu vois, dans le bar. C'était vraiment tout pété, hein.、Euh, c'était dans le bar, un peu, u n peu bizarre. Il y avait 20 personnes et tout. On faisait la com' de ouf. Je c r é a i s le, le logo, j'étais、ouais. m o t i v é comme j a m a i s、ouais. Et, e、euh, t du coup, on faisait complet tous les mois. D'accord. Mais、pardon. genre, à b a s l à e tu vois. e、euh, se dit. Ouais, bah, ça... Euh, bah, 25, v i s o u a i non, m a mais... o i s je suis pas mal, tu vois, p r e m i è r e première... o i s u r mois u r Paris pour remplir 25 personnes p e u t le faire.、Hein. Ouais. Bah, nous,、euh... franchement, on était、ouais. vraiment contents aussi, tu vois. On, non, on avait, on avait zéro expérience de... Non, m p r s moi, j'avais,、hmm? moi, la seule expérience au niveau one man et stand up, c'était les trucs que j'avais p i q u é aux autres, tu vois, g e n e q u i des m a l e t tout. o a i a i é e n gros, j'ai fait l'inverse.、Hmm. <rire> j'ai pas, j'écrivais,、euh... non, j'ai créé des scènes avant d'écrire. D'accord. <rire> mais du coup, quand tu remplissais, tu refais les trucs des autres, tout ça? Euh, ouais. non, non, non, non, non, je suis pas non plus n o n m a i s le, dans le, dans le, dans e dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, d a i s le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, d n s le, d a n o le, o a n s le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans i e dans le, dans le, dans le, d a s le, dans o e dans le, dans e dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le, d a s l a n s le, d a n le, d a n le, d a n le, d a n e s a n le, d a n le, d a n le, d a n le, a n s le, d n s le, dans a i s le, dans le, d a le, t a n l à o n s l a n s le, dans le, d a s e dans le, dans le, s le, dans e d a n e s le, dans a n s le, dans le, a n s e dans le, dans e u a le Okay. Et là, il y a un moment donné, je faisais régisseur, comme,、euh, le, le, le, le, chauffeur de salle, l'accueil des artistes,、euh, je faisais la bouffe aussi pour e s a je faisais tout, en fait.、Mm. Et tout seul, ça, il un moment donné, h e u r e u s e m e n t que j'étais au chômage, e t e t là, je, là, j'en peux fait, plus, du coup, moi, je suis très croyant, j'étais, vas-y,、ouais, euh, que, e u、mm. ah, m o i du monde et tout.、Ouais. Et là, Maxime, Nathan, Ben, ils arrivent chez、ah、moi、ouais. ouais. comme ça, hein. Et là, du coup,、euh, c'était la première scène où ils sont arrivés, il y avait Nordin Gonzo. Ouais, ça, on m'en a parlé, ouais. Et, e、euh, mm -hmm. t là, e、euh, quand y... en plus,、euh, c'est ce jour-là, il y avait plein de monde. Genre, c'était une salle de 50 places, normalement. Et Il y avait、euh, du monde, mais plein, plein, plein, plein. Genre, 90 personnes. Les gens, ils étaient, on ouvrait les portes. Et, e、euh, t les gens, ils étaient dans le couloir pour r e g a r d e r les p e c t a c l e Mais un truc de fou. Mais un truc de fou, hein. Et là,、euh, bah, moi, j'ai, Heureusement que les gars, ils étaient là. Du coup,、ouais. ils m'ont aidé. Et là, de fil en aiguille, on a, on a, on a monté le machin. Et puis,、euh, on a monté les, une vraie association. Parce qu'avant,、ouais. c'était juste un événement Facebook.、Mmh. Et puis, après,、euh, après, ça a été très, très vite,、hein. Après, on a eu,、euh, du coup, comme、euh, c'était une association, on a pu,、euh, légaliser ça. On a, on a, on a, on a, du coup, le patron. Moi, je suis devenu programmateur aussi des Folies en Juin. Des spectacles.、Okay. Pour les petites folies.、Euh, pour la salle de 50 places. Et après, e、euh... t après, du coup,、euh... avec les gars, on a, on a eu la grosse celle de 150 places. Ouais. Alors, Covid, on a fait 110, 115, 120,、mmh. tu vois, on grappit un petit peu, on était... Ouais, je comprends, je comprends pareil.、Ah, ouais. <rire> Mais bon,、euh... nous, à Angers, on est vraiment très strict parce qu'autrement,、mmh. euh, tu vois, le président, e t e et après, du coup, on a fait un grand gala aussi. Ouais, ouais, on m'a dit Franjo, tout ça. Franjo. Observateur et Nino r i a l et Antoine Santenac. Ouais,、et、ça, je、euh, sais pas q u a n t q u il y avait Antoine Santenac. De quoi j é t a i s pas q u a n t q u il y avait Antoine Santenac.、Si, tu connais Antoine Santenac Pas du tout. Ah ouais Pas du tout. Il est、euh, de Nantes, c'est ça Ouais, il est de Nantes, ouais. Très très cool. Moi j'aime beaucoup, c'est un très bon ami à moi、okay. du coup, et、euh, c'est pour ça. Et autrement,、euh, bah, du coup après,、euh, il y a un panneau stop en version Covid, tu vois, il nous a mis、mm -hmm. en pleine gueule, tu vois, un petit olive comme ça là, ouais, ouais, et puis、cool. bah, voilà quoi. <rire> comme à tout le monde. ouais, ouais. là, là on vous... reprenait le, le 9. e là, on、Dans、reprend, o f f i c i e l l e m e n t le 9 juin. C'est ça. Moi, j'ai repris avant. Ouais, ouais, t'as pris un peu. Ouais. Mais, ouais, on reprend officiellement le 9 juin avec le Chaussettes Comedy Club.、Mm -hmm. Ça, c'est,、euh, c'est mon Comedy Club à moi. D'accord. Et, e、euh, n en fait, c'est un peu particulier parce qu'on joue en chaussettes. Vous jouez en c h a u s s e t t e On joue en chaussettes. On dit, on dit, que,、euh, tu vois, les Chaussettes Comedy Club, c'est vraiment 100% des vannes,、euh, premier essai, quoi. C'est premier. Ah ouais, c'est un open mic, ouais. Ah, c'est vraiment en mode,、euh, on essaye、euh, les, les, vannes ici, quoi. En mode chaussettes, ça pue, ça pue. J'ai tout le temps des, des, des, des vannes que vous testez. Ah ouais, ça va être sympa. Ouais, c'est un peu、fait. comme, e、euh, u je sais pas si tu connais la soirée première fois d'Yacine e s Velos. Euh, ouais. A, ouais. Là, et pareil, Sinepers, ouais, et pareil, l a mis des c e s de peur et l e s s leur premier s k essai. D'accord. C'est ça. Et vous e n chaussettes. Ouais, c'est ça. C'est ça. e n mode, u en mode détente, tu vois. Mmh, avec un grand tapis, la décoration avec des, des chaussettes différentes et tout, en haut. Et,、euh, voilà. o k o k u ouais, tu m'avais dit qu'il y a quelqu'un. Alors, je veux pas savoir qui, forcément. Ouais. Mais tu a s dit que le, les personnages, c'était ringard. Les personnages? Ouais, faire、enfin, des personnages. Faire des personnages? Alors,、euh... oui, no. n Après,、euh... Parce que je trouve pas, je trouve pas que c'est un ringard, en fait. C'est juste que c'est autre chose. Ouais. Et, les gens ont plus l'habitude de ça, d'ailleurs, en, France, je trouve. Et le stand-up, c'est quelque chose de nouveau et tout, c'est un truc à la mode, entre g u i e m t s o a i s c'est ça. Mais, genre, au niveau des personnages, par exemple, tu regardes, tout ce qui est l e s duo, a r s des j'arrive faire tout ça. i l y a beaucoup de personnages, l e gens qui font des personnages, et ça fonctionne super bien, tu vois. Alors, ce genre de personnages, j'adore aussi. Même, e Baptiste le c a p l e u r moi, je suis ultra fan. je s u i s ultra fan, tu vois. Et, mais faire, par exemple, Euh, tu sais, s'habiller avec une perruque et faire, e、euh, t rajouter des, des outils un peu, tu sais, genre, pour faire rigoler. D'accord.、Euh, ouais. Je trouve que c'est un peu facile. C'est pas vrai. Mais,、euh, mmh. mais je me dis, après réflexion, c'est leur humour, tu vois, ils,、mmh. ils font rigoler comme ça. Moi, je pourrais peut-être pas le faire.、Ouais. Mais eux, ils le font très bien, tu vois.、Oui. Et, mais、euh, par exemple, eux, eux de même, tu vois, ils pourraient pas prendre un m i c r o et faire des vannes, tu vois. Ouais, mais il y'en a qui peuvent p a s l e、euh, r eux-mêmes sur ces listes. Ouais,、voilà. c'est ça.、Mmh. Donc,、euh, je me dis,、euh, autant que ça plaise à tout le monde, quoi. Ouais, ouais. o、oh, k、okay. Et du coup, maintenant, tu préfères le stand-up, euh. euh ben,、euh, avant, j'étais très, hum très humoriste avec,、euh, avec, les, avec les, avec les, décors et tout,、euh, les perruques et tout. Et, euh, maintenant, euh, ouais, je suis plutôt stand-up, mais,、euh, maintenant, tu sais, je me, ah, je, je commence à ê t r e encore, et du coup, ouais, je bascule, et du coup, l'humour,、bon, e ça me dérange pas, une petite perruque, i o、ouais, ouais. Mais c'est con, l、cool. se regarde, e Ametila. Ametila,、ah, il, voilà, il, ouais. il arrive,、euh, son p r e m i e r s p e c t a c l e il arrive avec une perruque.、Ouais. Euh, c'est super drôle, et, et après, il, fait, il arrive. Euh, euh... Il fait la, la n d e en p r ê o u i Karine、Le、Marchand,、ouais. c'est... Trop bien. C'est,、ouais, s u p e r drôle. C'est s r drôle. Mais,、euh, tu vois, ouais, c'est trop, l en f a pour tout le monde.、Ouais. Du coup, tu peux faire un wild man avec、euh, un peu de stand-up et un peu... Ouais. carrément, ouais. Carrément, C'est ça. Ah non, mais c'est bien de, de mêler les deux, qui est, est pas que du stand-up non plus. Ouais, c'est ça. Tu vas me dire un truc. Ouais, tu, toi, tu fais du stand-up et... Pas et du, du tout.、Voilà. Pas du tout. En fait, moi, par contre, je ne sais pas être... Je trouve ça super fort p a r c e q u r des gens qui sont acteurs ou... Qui jouent des personnages. Moi, je sais... Ce qui、ouais. est meilleur avec ce s t a n d u c'est que je suis moi-même. Je sais pas jouer quelqu'un d'autre. Vraiment,、ouais. je suis incapable de jouer quelqu'un d'autre. Ah ouais? Et du coup, faut que ce soit que, que stand-up pour moi. o、okay. k Parce que sinon,、euh... ouais. J'ai, j'ai pas essayé, mais j'ai réfléchi ou quoi, et même on m'avait proposé de, par exemple, on m'a dit, ouais,、euh... j'ai une pote qui fait des, o u s de cinéma, et elle veut faire des courts-métrages, tout ça. o n m'a dit, ouais, ça te dirait, je f fais... jour a u t a n t a un personnage qui me représente moi, oui. Pourquoi pas. Mais, bah,、ouais. euh... mais là, jouer quelqu'un d'autre,、ouais. je, n e s a u r a i s pas, pas le faire. Ouais, c'est un、cool. vrai métier, tu vois, ouais, et, et je ne s a u r a i s pas le faire. Acteur, c'est, c'est chaud. Mmh. Moi, j'ai déjà juste ê t r e figurant et tout,、euh, je fais quelques figurations avec, avec、mmh. la Redbox, je sais pas si tu、ouais. connais.、Euh, ouais, la Redbox, ça se voit. Des fois, on me demande des trucs, et je dis,、euh, bah, ouais, ouais, je vais essayer, mais es, tu sais qu'au fond de toi, t'es pas tourné. Ouais,、vrai. ouais,、mmh. C'est compliqué. Mais, euh, t sais, e de, de rajouter ta petite, perte, ta petite touche perso, mais des fois, elles disent, bah non, en fait, c euh, soit le vrai personnage qu'on a demandé, a h ouais, d'ailleurs, en fait,、ah, ouais, non, ouais.、Okay. <rire> ouais. Ouais, non. Non, ce que tu veux dire. e s t ce que tu veux dire. <rire> bon, après, c'est comme ça. <rire> Et t'avais pas un peu euh, peur, euh, de commencer à, à Angers? C'est parce qu'il y avait pas de communique club, en、enfin. fait. Ah ouais, il y avait pas de communique club à Angers. T'avais pas peur quand tu t'as lancé le truc? Eh ben, en fait, du coup, j'ai bien sympathisé avec les Nantais. o u、ouais. i l s m'ont tous dit, mais viens à Nantes et tout,、euh, on a tout déjà construit et tout. Et moi, je me suis dit, mais, si je construis à Angers, j a u r a encore plus ma petite fierté, tu s o u a i s ouais, ouais, bah, putain, ouais. J'ai réussi tout、oh, ouais, et tout,、euh, trop cool. u a i s je c o m e n d Et, moi, je voulais vraiment construire un truc Angers. Parce que je suis d'Angers, et puis j'adore、euh, Angers, il y avait rien du tout. Et puis, comme d i t Maxime, Maxime, c'est bon, e ici, ça va pas cassable.、Mmh. Je sais pas si... Mais il l'a dit, il l'a dit. Il dit. <rire> ça me fait rire, cette expression. Et,、euh, et du coup, j u dit, bah, au début, tu a s t o u j o u r s peur, tu te dis, est-ce que ça a marché? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on est faire rire les gens? Est-ce qu'on fait bien? Parce que, ouais, tu vois. Et, u h du coup, euh, de fil en aiguille, ouais, ça, ça a bien marché, quoi. Donc, euh, donc, euh, je pense q u une assurance,、euh, de, de faire complet tout, tous les mois, au début. Je pense que, tu sais, ça t'amène une con, t e dis,、mm. ah, ok, bon, ça, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être bien, donc,、euh, après, il y a eu n e entête qui m t dit, bah, non, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien,、ouais. c'est bien, donc,、euh, Ouais, tu les as peut-être quand même, quoi. Ouais, ils m'ont aidé, ils m'ont aidé beaucoup, ouais.、Mm, ouais, ok. puis, j'ai beaucoup regardé aussi,、euh, je regarde beaucoup, tu sais, bah, tout le monde regarde, mais, tu sais, en mode, avec le petit œil, en mode, ah, euh, il fait comme ça. o、ouais. u a Bon, tu sais, au début, tu piques un peu,、mm. mais pas forcément en p i q u a n l'idée d e Oui, non, je vois, je vois ce que tu veux dire. dire tu vois, ouais. Ouais, bah, ouais, bah, moi, pour podcast,、euh, pas、euh, de mentir, c'était, euh Ouais. e tu connais, ouais. ouais, ouais. e、euh, t、euh, genre, je me suis c'était super intéressant ce qu'il disait, et je me suis t ce serait cool de faire, u、euh, n truc,、euh, avec des jeunes humoristes, et j'ai clairement piqué l'idée, e、euh, n、enfin, f i n piqué l'idée, pas piqué l'idée, mais je me suis i t c'est pour être, quoi. Pas...、Euh... Et puis, mais maintenant,、euh, je sais pas si tu le vois un peu, mais、euh, tout le monde fait des podcasts. Le Tous les humoristes font le des、monde. podcasts. e u comment il s'appelle, de... e u Bah, il y a Fanny Rivet, il y a. Ruvé, y a, y a euh, Tristan euh, Lucas aussi. Tristan l u c a il y a Amel Shabi. Ouais. il、euh, y a. qui est Anne, il、ouais, qui... euh, y a, il y a un pote, Georges, je sais pas si tu connais Georges. Georges, Georges,、euh, u n jour tu verras, il est très drôle.、Ah、ouais,、euh, ouais. c'est, il y a Georges, je vais l'interviewer, je crois que c'est le prochain d'ailleurs que, à qui je parle.、Okay. Euh, Georges, mais en fait, tout le monde sort des podcasts en ce moment. Ah ouais, ah ouais. Et,、euh, et c'est vraiment le truc du moment. Et je voulais,、euh, comment dire, est-ce qu'on t'a dit à toi quand t'as commencé?、Ouais. Genre moi, c'est une phrase qu'on m'a dit,、euh, Faut pas se baser, quand tu remplis, sur les trois premières scènes, c'est après, où ça peut baisser. Parce qu'en général, les trois premières scènes, souvent, c'est tes potes qui viennent, ta famille, tout ça. Et après, ça baisse. On t'a même dit ça, vous savez? o u i ouais, Et du coup, t'étais grave content quand la quatrième, t'as i u du monde encore. ah oui, de créer une scène. Ouais, de créer une scène, En fait, e n fait, comme Angie, c'est petit et restreint, en fait. Eh ben, ça a vite,、euh, marché au bouche à oreille.、Mmh, s、ouais. Et, e、euh, t moi, j'aime beaucoup les réseaux. Et du coup, j'ai mis une com de ouf, tu vois. J'ai vraiment badass, badass là-dessus. Et, e、euh, ouais, j'aime bien rajouter des mots que invente. Tu vois, j'aime bien inventer des mots. Genre、ouais. badass, tu vois. Tu t i n v e n t e Et, e、euh, t、euh, du coup,、euh, ouais, ça a bien marché au、euh, tout début. Puis après, e a s'il y a eu u n p e t i t un petit moment. Et du coup, j'ai e dit, bah, au pire,、euh, je m'entendais bien avec Nordi e b a n z o Ouais. Et, parce que, lui, il a, il a des potes, sur Angers. Et, il a des potes footballeurs aussi, que moi, je connais aussi. Du coup, ça nous a rajouté une petite liaison. Jusqu'où? Ouais, jusqu'où. Et, du coup, j'ai vu, il y a un moment donné, ça a baissé, et je me suis dit, bah, au pire, je vais me mettre une tête d'affiche. Une petite, tu vois, dans une maison, e l il commence à... Oh, ouais, il y e a a u c u a oui, d o u p i s tu vois. Moi, je lui ai proposé de, venir, sur mon plateau à Flambleau. Mais du coup, il est pas de Fotemdo. Et、ouais. du coup, je comprends, hein, mais, genre, du coup, il m'a demandé si, si c'était par c a c h e ou par chapeau. o u s J'ai vu que c'était par chapeau. Et il m'a dit, ouais, ça va être compliqué et tout. Donc, oui, non, mais, bah, a... non, mais je comprends totalement,、ouais. tu vois. Pas u n e critique, mais,、euh, ouais, ouais, non, il a... il est bon. Il est très, très bon. Et puis, il a son style, euh, t tout. Et,、euh, non, mais, et du coup, c'est pour ça que j'ai, et... mon... j'ai, fait venir un ordinateur. Et là,、euh, du coup, ça a remonté. e puis, avec les gars qui sont venus, bah, m、mm. o grave aidé, hein. Non, t o u t n tout seul, tu peux pas, tu peux tu peux y arriver tout seul, hein. Ouais, bah, bah oui, c'est, c o m p l i q u é Non, c'est très, très bien. Okay. o k、okay. Qu'est-ce que, que je veux dire? Parce que le p r o b l è m e c'est que j'ai posé pas mal de questions aux autres. Et ils m'ont répondu du côté de dernier. Tiens,、ah. merci de me boycotter. Bah, de rien. Là, non, de me、toi. boycotter. Ah! ah de quoi pas me répondre sur Insta. Moi, je t'ai boycotté. Ah, bah oui, mais de fou. Ah oui! T'as pas vu?、Ah oui. <rire> j'ai vu ça. <rire> j'ai vu ça, mais j'étais là, c'est ce que je disais. Euh, euh, j'en parlais juste, juste avant avec Nathan. Je lui dis, ah, je vais l'engueuler, je vais l'engueuler, je vais lui dire qu'il me répond pas. <rire> ah, si, putain. <rire> mais non, en plus, e、euh... n plus, ils m'ont dit, les gars, ils m'ont dit, c'est fou parce qu'il est tout le temps sur son téléphone. n été s û r qu'ils allaient dire ça, en plus. <rire> les bâtards. Ah, putain. Ah, ils ont tout balancé, hein. Ah,、oh, bah、euh, i l s ont dit quoi sur moi?、Euh... Hein?、Euh, ah, ils o n t dit des trucs. Attends, tu sais quoi, on va faire le jeu dès maintenant? Vas-y, vas-y. c e s t i à qui j'ai demandé des trucs. Ah, parce que, que tu leur as mais... demandé aussi des ah, trucs. Ah ouais, ouais. Mais pas qu'à eux, pas qu'à eux. u h Ah bon, t'as demandé avec qui bah, à qui? Ah bah, s t t'as deviné. Genre, je vais te dire l e s phrases. Ah ouais?、Euh, je vais te dire des phrases, tu vas pouvoir me dire qui aurait pu me le dire, tu vois. Oh merde. Alors. d i h d é j tu sais qui m'a donné vos contacts? u n mec de Paris? Tom Baldessi. Ah, ok, ok, bah ouais, très bien. C'est lui qui m'a, en fait, je l'avais vu, qui était venu une fois. Ouais. Deux fois même. Et ouais, deux, deux fois, il revient bientôt, en plus. Ouais, et ouais. Euh, genre, e、euh, u je lui dis, ouais, je p e n s a s que, Je pensais qu'il y avait qu'une seule personne qui, qui, qui gérait ça, tu vois.、Et、je lui dis, ouais, tu, e u i je pensais qu'il y avait qu'une seule personne qui ré... gérait le, c o m m u n i l u b d'Angers. o k Et je lui dis, ouais, c'est qui le mec à l'air? Parce que je me dis, je vais Angers.、Ouais. Je vais lui parler, tu vois. Ouais. Et du coup, il me donne vos quatre noms. Et c'est comme ça que je vous ai contacté. Sinon, avant, j'allais e n pas avoir contact du tout. o、okay. k、euh, du coup, alors, alors,、euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est la c o p u e o f e papier? <rire> a l o r s déjà, essaye de deviner qui aurait p u me dire ça. <rire> ça c'est... Ça, c'est Maxime Sevron. C'est Maxime.、Euh, voilà. C'est Maxime. Et, et je veux savoir, e x p l i q u e m o i Je, je v o i s ce que c'est, un cocotte à papier. Je vois ce que c'est, un cocotte à papier. Ouais, tu vois ce que c'est, un cocotte à papier. C'est le petit truc que tu f a i r dans ta t e Ouais, ouais, donne-moi un chiffre, enfin, c'est、ouais. tu sais tout. Et e、euh, t en fait, moi,、euh, le premier confinement, j'ai perdu du poids. Ouais. Et genre, sévère, genre, 12 kilos, je crois. Ah ouais,、okay. quand même. Ouais. Et e、euh, bon, j'ai tout compris là. p a o aucun dégât, tu vois. Mais en fait, j'ai tellement perdu d e poids, que, mon ventre ressemblait, tu sais, à un truc mollusque, tu vois, genre, u à une cocotte en papier,、ouais. Et du coup, sur scène, je fais,、euh, mon ventre ressemble à une cocotte en papier, et du coup, je, je, je fais ça, en fait, réellement.、Mmh. Et là, e、euh, t là, je fais, t i e n s u n nombre entre,、euh, e <rire> n t r e 1 et 10. Et là, je fais 1, 2, 3, tu <rire> vois, avec mon, man, avec mon ventre, tu vois. Et, e、euh, n en fait,、euh, je me suis dit, pour, pour déconner, je le fais. a i s Sur scène. Vas-y. Et en fait, ça, ça a marché. <rire> je dis, putain, les coups! <rire> et en fait, c'était marrant. Et en fait,、euh, je l'ai, je l'ai fait plusieurs fois. Sauf qu'à la fin, euh, je trouvais pas une chute. Enfin, je dis,、euh, e dis une couleur. Et, euh, et euh, lui, il me disait une couleur, je parle rouge, bleu, machin. Et,、euh, et en fait,、euh, c'est pour ça que je le faisais tout le temps. Et les petits cons, ils ils i s ils me, il me taquinent là-dessus、oui. parce que j'avais pas trouvé de, de chute. D'accord. Et avec u e l e c o t o n p a p i e r en fait. Mais、euh, autrement, c'est n i m t C'est drôle. Ok. Du coup, ouais, effectivement, c'est Maxime. Ok. Par la suite, on m'a dit,、euh, T'as du mal à faire la prononciation de certains mots. <rire> tu <rire> vois, je te l'ai dit. En fait, moi, j'invente des mots, D'accord. Tu sais, genre,、euh, Tu vois, genre, badass. Badassé, tu vois, je sais même pas. Badassé, si... d'accord. Ah, ouais, ah ouais, bah, alors, badass, quelque chose de badass, ouais. Ouais, ça, ç passe. Mais,、euh, ouais. Mais badassé, d'accord. Ah, non, moi, j'avoue, tu vois. Avec ma, ma copine, des fois on dit, Oh,、euh, wow, ça existe ça, t o i n va o e n train i r Oh, non, <rire> ça existe. D'accord. <rire>、ouais. euh, alors, euh, tu es la preuve vivante、euh, qu'on peut rire avec un bidabière. Avec un Bidabière. <rire> ouais, bah, la p r e u v e vivante. Du coup, tu as,、ah, as pas répondu qui m'a dit ça, en, du coup,、euh, la prononciation qui nous l'a dit.、Euh, c'est peut-être Nathan, ça Ouais, c'est Nathan. Nathan. Du coup, la preuve vivante qu'on peut rire avec un b i d a b i è r Un billet de la bière Ouais.、Euh... Oh, ça p a s s e p l u si e u r s fois la même personne. C'est Maxime C'est Maxime en plus, ouais. ouais, ouais. Putain, c'est bien C'est、ouais. moi qui ai foutu le feu à l'hôtel lors du gala. <rire> a ai l b a t a r Ça, C'est、ah. Maxime aussi ça Non. Non, c'est Nathan Non. C'est Tom Non. Ah, c'est、euh, Benjamin Non. Ah, merde. C'est moi Rires Rires Je <rire> t'ai dit à t o u s seul Non <rire> Euh, c'est qui qui t'a dit ça? b e h Observateur ou, euh, Franjo? Non. Nidoriel? Non.、Euh, non. Ah, merde. <rire> <On> <rire> en r i reste n j'ai l'impression. En l'air o s e d e à ce que j'ai compris. Parce que cette histoire, on en a parlé, du o u avec Nathan et avec,、euh, Maxime. Ouais.、Euh, histoire incroyable,、hein. Ah, mais, gars, euh, ils o n、ah、t r、ouais, oh. oh、<rire> euh, et même à la fin, du coup, toi, tu, tu t'es trompé d'hôtel、ah、en face. <rire>、ouais, ouais. Je t'explique vraiment ce qui se passe. explique-moi juste la fin, le début, tu sais, on l'a. En fait, en、les、gros, j'ai tout, tout, tout, tout organisé de A à Z. Mais vraiment, déjà, j'étais en stress total. déjà rajouté, j'ai déjà amené des, Des, des semi-stars e n l e v s quoi. Moi,、ouais, ouais. nous, c'était vraiment des, des gens importants, tu vois. Alors que vous, à Paris,、euh, sur des bah, petits plateaux. Ouais, ouais, avez, après, ouais, ouais. a p r è s moi, je s u i s sur f o n x Tableau, mais une fois f r a n jeu, il est venu、euh, et tout, et j'étais super content、ouais. q a p r è s il habite à côté de chez moi, donc c'est pour ça. Ah, ouais, ok,、mmh. ça, a i d e aussi.、Hein. Et,、euh, ouais, du coup, ouais, ça. ça... Déjà,、ouais, je l'ai cherché、euh, en voiture, à, à, à, à merde, à, à la gare. Et là,、euh, je prends,、euh, la route habituelle, et là, je peux pas. Et là, je vois un gros feu et tout, h、euh, je dis, hop, ok, bon, moi,、bon, bon, je m'en fous, quoi. Je, on, je, suis à la soirée et tout, on fait la route. Ah, mais tu vois le feu avant. Ah oui, je vois le feu et tout, bon, on voit le feu,、hein. Je dis, ok, bon, ça marche, je... il y a un feu normal, peut-être, u、euh, n petit appartement qui prend feu, ou je sais pas quoi, les pompiers et o u t enfin bref, on s'en fout. On va à la soirée, tout se passe bien et tout. Et là,、euh, dans la soirée, à la fin de soirée, l attends, e l vient me voir, je crois. j l me dit, s eh, Rémi, Rémi, il y a, la, y a le, l e l'hôtel que t'as réservé, qui a pris feu. tu sais, il d é c o n n e Je dis, moi, moi, c'est ça, ouais, n'importe quoi, les gars. Et là, je regarde les infos et tout, je dis,、oh, mais non, mais c'est pas possible, attends. J'ai une chance sur combien, mec? Une chance sur combien? c e s toute façon, le truc, ça avait vraiment, vraiment. Et vraiment. Et attends, et si tu veux, j'ai, e n c o r e les screens de Nino r i a l qui me prend en vidéo en mode, mais Rémi, qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que t nous as réservé et tout, l'hôtel, mais non. Ah, ouais, non, mais, c'était, e h bah, du coup,、euh, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai re, r é s e r v é un hôtel. Et j'y vais, et là,、euh, ils me disent, bah, non, c'est pas nous. o e s putain, super soirée. Et là, je, je finis, et puis, je suis, là, bon, je p a y e et tout, et je m'en fous, je d i s bon, prenais le tout et tout, et、ouais, c'était vraiment une sale soirée, ouais. Ah ouais, de fou. b a m après, i、euh, Mais la soirée en elle-même. Ouais, il paraît qu'elle、euh, était bien, h c'est s u p e r bien placé, Super bien placé, hein, super bien placé Mais,、euh, autrement, ouais, pa, pa, p je m'en souviendrai, h、ouais. Moi, je m'en souviendrai.、Ouais. Du gala, du premier g a r s à a n g e r Du coup, impossible de dire pour toi qui aurait pu me dire ça. Bah, C'est, s i m p l e、euh, cette phrase, on m'a dit, tu leur dis cette phrase. Aux trois. Ah ouais? Ouais. Bah,、euh, Tom, Tom? Non. Un mec de Paris? Non. C'est un mec, un、euh, nantais?、Euh, je sais pas exactement. Ah ouais? Je t'avoue, je sais pas exactement. Et ils ont trouvé, les gars? Ouais, mais ils, ils ont tous trouvé, a h ouais. Bah en vrai. Même toi, e s p s je sais, sais t u m'étonnes, tu vois. Kevin? Bah, Kevin, Kevin, Kevin je sais même pas qui c'est, Kevin. Ah merde. Bah ouais, je sais pas. Antoine. Antoine s a n t a c Père o n Ah! Antoine! Ah, <rire>、oh, je savais pas que tu le connaissais, c'est bon. Bah du coup, j'ai envoyé un message aussi, je voulais lui parler、ah. à la merde, mais lui, il est, il est pas là, dans le camp, mais、euh, Ah ouais. Je l o u l a i s pas, c'est lui qui m'a dit ça. Ah, le petit con. Un petit con. <rire> ah ouais, bah Ah ouais. et, et du coup, tu vois, je p e n s e que ce s e r a i le plus difficile, mais du coup, j e v a i s t e d i r e、euh, u n truc. Là, c'est pas simple. Ouais. Deux applauses sur un bide. Deux applauses sur un bide. C'est par rapport à moi, ça? Pas r rapport à toi. <rire> T'as eu、euh, deux ou une applause sur un bide? Je me sens que c'est deux. Sur un bide? Ouais. Dis-moi c o m m t u peux avoir une applause sur un bide? Bah écoute, je sais pas. o e verra plus, parce que j'en ai tellement, en fait, c'est pour ça. t e b i z e On connaît, on connaît, t'inquiètes. Ouais. Euh, bah, j'ai rentré au bureau. Non. C'est pas un gars du coin. Ah ouais? Non. c'est un mec de Paris? C'est un、oui. mec, c'est un mec qui m'aide, non. C'est un mec qui m'aide, on l'a pas cité encore. o、okay. k、euh, c'est un mec,、euh, qui m'a aussi dit, euh,、ouais. que t'es allé à Porta Mentura, il y a v a i deux manèges qui t'étaient、euh, ouverts. Ah! Ah oui, je connais.、Euh... Ah putain! Ah <rire> le con!、Euh... Quand j'ai vu que t'avais un plateau avec, je me suis dit bah faut que je lui envoie un message. Ah merde! C'est pas Jérém Rache. Ah c est, c est, pour moi c'est le gars qui ressemble vachement aussi à Tom Balletti. Qui... o u a ouais a、ouais, ouais. h、ah, merde, a、ouais, j'ai perdu son nom. Son nom、ah, c e s t con. Ah mais j'ai un gros trou là. Il est super pote avec Jérém Rache. Il fait、euh, le plouf. Il gère ç Ah, il le gère pouf. a je sais pas du tout, c'est à d i a v Ouais. Je sais pas. Moi, je, je crois que je l'avais croisé une fois sur un plateau à Paris. o、okay. k、euh, mais, mais c'est tout. Et du coup, j'avais, je l'avais sur Insta. Putain, c e t a i r avec la、tout. moustache et tout, là. Putain, ouais,、euh, c'est ça. Bon, allez, je vais te le dire. Hugo Pécheur.、Oh, voilà. oh, t a me tuer. Il n mais v o Il m'a dit deux applauses sur un bide, ça m'a fait rire. Ah, bah oui,、euh, coup... parce qu'à b a r c e i l l e en gros, j'ai joué avec le, c ô t é b i d e Ouais, et t'as、ouais, eu un, t'as eu un, un bide t t'as eu une applause. Non, mais g o n mais impensable, impensable. Dis-moi. En gros, e euh, euh... Déjà, je stressais, tu sais, c'est la, la, o u v e r t u r e des salles et tout. p u a i s En six, sept mois, j'ai rien fait.、Mm. Et là,、euh, je stressais, mais comme si c'était la première fois que je montais sur scène, tu vois.、Ouais. Et là,、euh, je le sentais pas, j'étais à deux doigts dire, bah non, stop, hop, e u arrête, tu vois. Et, pas du tout. Et, e、euh, t là, j'y vais. Je fais mon truc. Et ainsi, avec Hugo, i l me dit, fais la cocotte et tout, ça m'explose de、mm. rire et tout.、Mm. Euh, je voulais pas faire ça. Et puis, euh, j i s o、bon, vas-y, je le fais. Et, e、euh, t là, je joue un peu avec, u tu sais, avec les, un peu à, à la, à Monsieur Fraise. a t s s avec des, des blancs et tout.、Mm -hmm. Et là,、euh, il y a eu un gros bide. Et avec un main, je fais, e t puis ça,、mm -hmm. je sais pas pourquoi, avec un mouvement, ça a marché. Et là, j'ai eu une applause. Tu, t, es, t es, des fois, tu contrôles pas. Ouais. Et,、euh, ouais, j'ai, e、euh, u u n e sorte de bide, bide a p p l a u d i s s e m e n t i D'accord. Improbable. Ah ouais, non, mais, étonnant. Ouais, très, très b i e Ah ouais, ouais. Moi, je suis étonnant, je te sens. Et, e u j'ai posé la question à, à, à, vous trois, du coup.、Ouais. Euh, tu comptes rester sur Angers tout le temps? Tout ou un jour, tu aimerais、ouais. monter,、euh, sur Paris?、Euh, ouais. moi, j'aimerais bien,、ouais. euh, euh, créer un pôle sur Angers.、Ouais. Euh, euh, tu sais, un peu comme dans Paris-Lille, tu sais, créer、mmh. un pôle d'Angers au o n s e、euh, faire au moins une scène par semaine, déjà. C'est、enfin, cool. Et,、euh, faire ses preuves à Angers, tu s a s construire ses propres vannes et tout, euh, r e son propre spectacle, même un ou deux spectacles avant de monter sur scène.、Mmh. Et là, euh, quand, quand t'es prêt d'avoir des bonnes vannes, un bon, peut-être des, des bons outils,、mmh. je me dis, là, il y a un moment donné, ok, pourquoi pas monter sur scène et dire, putain, le mec, on, on connaît pas. Et,、euh, il arrache tout, quoi. C'est f o u r ce que vous me dites les, les, tous les trois la même chose. Et x a c e e m n t l a même c h o s en e fait, on a tous la même mentalité là-dessus, je pense.、Mm. On, euh, même les gars de Nantes, ils ont tous le, le même truc. Et il y a un mec qui a i v très bien, je pense qu'on l'a déjà dit, c'est k e v i n Robin,、euh, non, jusqu'à peut-être, mais je me souviens pas, donc on l'a dit. Tu connais pas k e v i n Robin?、Euh, non. Alors, ce mec,、euh, il fait ses preuves à Angers et Nantes. Enfin, quand je dis ses preuves, euh,、ouais. nous, chez nous, on connaît très très bien,、mm. et on sait que, Dans quelques années, il va même dans quelques mois là, il va, pouh, il va propulser. Par exemple, il a fait l'open m a c hier. Ouais. C'est vrai. Il a fait l'open m a c hier, 3 à 5 minutes, au fridge. Ouais. Et、euh, le fridge, ils ont tellement kiffé. Il a, il a tellement bien marché qu'il a eu une p r o g de 8 minutes après avec Paul Mirabel et Messi Figure. Mais tout, non.、Si ouais. Et il est très, très, très, très, très fort. Mais il est très très fort. D'accord, je connais pas du tout. Une... Tu vois, nous on devrions avoir cette mentalité en mode、euh, on fait nos, nos, nos vannes ici, on construit nos trucs, et après on arrive sur, et...、Euh, ouais, sur, Paris, sur Paris, et boum、ouais. Ça, pour moi,、euh, parce que si t'arrives sur Paris, et tu fais des vannes un peu、euh, bancales, et、euh, je me dis、euh, ouais, ça passerait, mais pas,、euh, t'aurais u n pas des plateaux,、euh, des bons plateaux, je me dis.、Mm. Après, voilà.、Euh, Non, mais, vous avez tous cette mentalité, en mode, de, de v o i r、euh, arriver, en fait, et, et, vraiment, au meilleur de la forme, et dire,、ouais. voilà, moi, je... Ouais, c'est i m p o s a i s Personne même... n'en, personne p a r l e i de moi, et là, maintenant,、euh, c'est、ouais. le moment, quoi. Ça, c'est,、ouais. ça, ça ce serait trop ouf,、quoi. Bah ouais, ouais. o、ouais, ouais. a s ce s r a i t c'est grave bien. Après,、euh, tu sais, q u o moi, j'habite, du coup, pas à Paris même,、ouais. du c ô t é、ouais. L'avantage qu'il y a,、euh, sur Paris, et pas ici.、Ouais. C'est que tu peux jouer tous les soirs. Alors, tous les soirs. C'est ça. o a i s e s t ça. À Nantes, ils ont maintenant,、euh, ouais, cette, maintenant,、euh, moment, cette, ouais. euh, cette dynamique. Et c'est pour ça que nous on a i m e r a i t créer cette communauté、ouais. à Angers. Déjà, avoir une s c è n e c'est pas mal. Là, maintenant, sur Angers, il y en a.、Euh, ouais. r que...、ouais, On i peut、ouais. en avoir 3-4.、Mmh. Il y a le Angers Comic Club, il y a le Bar de Rire qui est géré par Nathan et,、mmh. euh, et euh, ben. Benjamin, il y a le Chaussette Comic Club par,、euh, par moi.、Ouais. Il y a le... Des fois, on fait des représentations dans des, des guinguettes. Des, des, dans des bars, par exemple, on avait le, le, le restaurant, le blague, p i t e、mm -hmm. Et ça, on l'a fait pendant deux mois, où on a eu même Laura Domange, qu'on a fait venir. Ah、oh, ouais, d'accord. Ouais. En fait, c'est parce qu'elle en fait, a travaillé au, au Folies d'Angine. D'accord. Et、euh, du coup,、euh, ce soir-là, elle faisait rien et je lui d e m a n d a i si s elle voulait faire une scène. Ok. C'est comme, ça, comme ça. ça. Ce sont les contacts, h n e s t a n d p e s t très compliqué.、Oui. Et puis voilà, on a,、ouais, a 3-4 scènes, mais ouais, voilà. On s'amuse, quoi. Okay, bah oui. On、vrai. aimerait bien, h d'avoir une fois par semaine, c'est c o o l quoi.、Mmh. Mais ce que je disais, c'est un c o u p、euh, là, euh, cet été,、euh, moi, il y a mon pote q u j'y reprend. s、ouais. Si vous voulez venir, euh, sur, euh, sur Paris, un jour,、euh, moi, je p e u x pas Paris, je suis plus Cénéma. Je peux, du coup,、euh, venir. Moi, je vais avoir, du coup, normalement, là, à partir du 13, on reprend,、euh, au, au, Castle, à Fontainebleau.、Ouais. e、euh, t après, j'ai aussi, en octobre, on va avoir un café théâtre. Ouais. De 110 places, e、euh, ouais, près de ces mois, là. Ouais. à m o n t r é a l e t、euh, avec Adrien à la Brocante, je sais pas si tu connais. Adrien à la Brocante? Ça... Ouais. Ouais, ça me dit quelque chose. Ça dit quelque chose? Ouais. Ouais, il est, il est très fort. Et, euh, c'est un pote à moi du coup, il est très fort. Et,、euh, comment dire? Et on, je vais avoir mon, mon, mon un peu de Mac sur Paris. Parce que je voulais un un peu de Mac pour pouvoir m'entraîner tout le temps. o、okay, k Donc, je vais avoir,、euh, ouais, dans un bar sur,、okay. sur Paris. Donc, si vous voulez venir,、euh, vous êtes les bienvenus. Bah, vraiment. Est-ce que tu veux, u、euh, n e p r o g de, Non, mais c'est ce que je disais. Alors, euh, je c r m a x i m m'avait, e u a v a i t parlé. Genre, je préfère commencer dans la, la petite salle. Du、euh, ouais, c h a u s s e t t e conicales? e ouais,、euh, c'est le c h a u s s e t t e c o n i c d a i l u r s ouais. Ouais, 5 places. Ouais, 50 places, tu vois. Sais et, e、euh, t après, si vous aimez ce que je fais, on peut jouer dans la grande, il n'y a aucun problème, mais voilà.、Ouais, vas-y. Moi, euh. e x u s e m o i e u x qu'on fasse ça en direct live,、euh, direct live tout de suite. Direct live tout de suite? En mode, comme ça, là. Écoute, moi, je suis au chômage à partir du fin juin. De fin juin. Fin Donc, juin. Euh, donc, moi, je vais le f ê t a i s genre ça, le 16 juillet, par exemple.、Le、16 juillet? Le 7. Le 7 juillet? Le 7. Juillet. Le 7 euh, et bah, mercredi 7. Et b e n écoute,、euh, je peux voir pour mercredi 7. Est-ce que ce sera diffusé avant le 7 juillet?、Euh, je pense, ouais.、Et、donc, bah, le 16、ouais, si. juillet,、euh, ouais. aux chaussettes, c'est ça?、Euh, ouais. Et bah, Vincent, aux, aux chaussettes Comic c l u b e t b e n écoute, avec un、euh, petit p u c Un p e u c e En même temps, hein, voilà. Ouais, ouais. <rire> Ouais. mais d'ailleurs, tu peux faire, tu peux faire,、euh, ta pub, l a vite fait,、euh... C'est vrai? Vas-y. s u i v m o i sur le réseau. Non, ma vie, ça doit être dans la description, Rémi. Ouais, je vais le marquer dans la description. Eh ben, voilà.、Et、Rémi, puis,、euh... pourquoi Rémi? Pourquoi Rémi? Pourquoi Rémi bah, Rémi, j'imagine, mais. Exactement. Alors, pourquoi Rémi? e、euh... n en fait, m o n de base, je suis pâtissier. o、okay. k Et,、euh, j'ai toujours, en fait, j'ai toujours voulu garder un truc de pâtisserie, euh, euh, dans, dans mes sketchs ou n'importe quoi. D'accord. Et en fait, e、euh, u y a, hum... Il y a un pote qui m'appelait tout le temps Rémi, mon collègue de travail, de pâtisserie. De pâtisserie. Et,、euh, tout monde, et après, du coup,、euh, je me suis appelé Rémi sur Snapchat. Et puis euh, après, euh, je me suis appelé aussi Rémi sur, sur les réseaux, tout ça. Et tout le monde m'appelait Rémi. Puis après,、euh, bah, du coup, ses t f i l l e n aiguille, c'est parlé comme ça. Et、mm. puis après, c'est du moment de scène, quoi. D'accord. Mais、euh, de base, moi, ça devient de, de la pâtisserie. C'est un mec qui m'a appelé Rémi, et puis ça s'est gardé, quoi. g r è s bien. Ouais, n o ça fait un bon souvenir, du coup, à regarder. Ouais, c'est ça. C'est cool. C'est la première interview que tu fais, ou. Enfin, une discussion, du moins Euh. Je non, j'en ai fait deux autres. Une pour une botte à main qui a fait ça pour un. pour, pour une interview pour son école. D'accord. Et l'autre, c'était.、Euh, c'était pour la télé.、Euh, -télé. En JTD. En JTD Ouais. D'accord. Et du coup, là, tu travailles encore ou pas、euh, là, du coup, je travaille encore. Alors, normalement, je travaille a u feuilles d e n j e u、mm -hmm. Et、euh, la Covid nous a dit bonjour, tu vois,、mmh. tranquille. Et,、euh, et du coup, là, je, travaille,、euh, je vais travailler dans une saison je suis serveur. D'accord, ouais. Ouais, dans une petite ganguette、euh, tranquille. Euh.、Okay. Voilà, ouais. Mais c'est pas la première fois que tu es serveur、euh... Hein C'est pas la première fois que tu es serveur, ce que j'ai compris, ouais. Non, non.、Euh, D'ailleurs, j'ai rencontré comme ça ma copine. D'accord. En saison. Et、euh, voilà. Ça fait trois、euh, ans et demi que je vais faire, que je suis serveur.、Mmh. Moi,、oh, c'est cool, u Ça te plaît un peu, ouais. Ça te plaît?、Cool. Peu, ouais. Ah. Ça te plaît ouais, mais ouais. prend des réflexions, des、euh, plateaux d a s la gueule, c'est cool, i、ouais. <rire> Moi, c'est un métier, tu vois, par exemple, je pourrais... Pas du tout, je, je pourrais pas parce que,、euh, je trouve ça trop compliqué,、euh, d'avoir le contact avec le client. e n sur, e n fait, moi, je, tu sais, moi, je suis au d r o n n i e r soudeur. Et ah o o i e u du coup, je travaille en usine et tout, et, et je fais mon truc de mon côté.、Ouais. Je suis tout seul, je parle à personne. a p r è s je parle à l e compétence. J'ai pas le client qui vient me voir. Parce que, le, par exemple, un client qui me parle de mal. Ma coloc, elle e elle est serveur, serveuse, pardon. e、euh, t genre, e l l e me dit des fois, elle me raconte des fois ce qui lui arrive. Et ben, j'ai pas la patience. J'ai pas la patience.、Ouais. En plus, tout, à Angers, du coup, je suppose qu'il y a beaucoup de touristes. Euh,、oh, non. Non. Non, non. Si, ouais, mais, je, je connais la mentalité. Je suis pas parisien même, mais je connais、ouais. la mentalité de Paris. Et ça peut être compliqué,、euh, des fois.、Hein. Ouais, non, ouais, ils sont gentils. T'as une anecdote sympa nous raconter、euh, euh, s u d'un client chien de sur le service Ouais. Alors, ouais par exemple, euh, commander euh, un burger.、Euh, en fait, il commande un burger. Il y avait le steak frite. ok Et il commande un burger et il demande sans pain, sans, sans salade, n s s a sans tomate, juste le steak et le fromage. Et les frites. D'accord. Ok. <rire> je dis, what the f e u Et le mec, il a payé b o u le Burger, o u a i bah oui,、euh, du coup, o u a i ok.、Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre?、Euh... Mais du coup, pour rien, la première sortie, tu l'as proposé, e tu l'as dit? Euh... Ah euh... oui, oui, oui,、ah, oui, o、euh, ça, c'était ma première saison en salle, a l r en plus, fait. d'accord.、Euh, Qu'est-ce qui a eu d'autre?、Euh... Euh... Parce que là, moi, j'étais、euh... là, du coup, ce midi, j'ai mangé au pub, ouais, c'est au place sais,、euh, ralliement, ouais, et、euh... mais alors, mais pareil, hier, j'étais le t o m i s à la p l a c o r a l l i e m i s Euh, genre, euh, je, depuis, après,、enfin, ça fait pas longtemps, mais depuis, ouais, une semaine et demie, tout ça, je suis végétalien. Ah ouais? Donc, le gras, le gars casse-couille au resto, tu vois. Et,、euh, e <rire> <rire> t du coup, je prends les burgers végétaliens, végétariens. Attends, juste végétalien, c'est... pas de, pas de lait, pas d œ u f s et pas de viande, du coup, pas de viande du tout.、Okay. Pas de lait, pas d œ u f s pas de miel. Ah ouais, genre, euh, Rien euh... qui provient des animaux, en gros. Et pour, pourquoi ce genre? e pour,、euh, pour l'écologie. En fait, j'écoutais le podcast de Rémi,、euh, de... Avec、euh, r é m y Boy、okay. et. Euh, merde. Euh, putain,、euh, un café au 7 Ludubourg, voilà.、Okay. Ludubourg et r é m y Boy.、Ouais. Et r é m y Boy disait dans le podcast qu'en vrai, lui il était devenu végétarien en, en regardant des documentaires, tu vois.、Ouais. Et je me disais, putain, parce que moi je voulais devenir végétarien depuis longtemps, tu vois.、Ouais. Et,、euh, et j'ai essayé, j arrivais pas tout ça. Je me disais, bah il fait me regarder le documentaire. J'ai regardé le documentaire et je me suis dit, bah en fait, si, il e u t devenir végétarien. <rire> et,、euh, et voilà. Et du coup,、euh, par exemple, il y a ce Thomas. e、euh, t c'est t o m i y qu'on dit. t o m i y s t o m m y o u i s e t du coup, je prends le burger végétarien. Vargétarien. o、ouais. u a Et e u r demande, du coup, d'enlever,、euh, le cheddar.、Ouais. Et、euh, la sauce sartar. Parce que la sauce sartar aussi, il y a de la crème, tu vois. Ouais. Et,、euh, et <rire> il s me ramène n t le truc avec le cheddar. Et, et, le et le la sauce sartar. Je l e u r fais u e sagesse, parce que moi, ce serait possible d'enlever le cheddar et la sauce sartar. Il s me le r a m è n e avec、euh, avec, sans le cheddar, mais avec encore la sauce sartar. En vrai, je l'ai mangé, je me suis t t a n p i genre,、euh, euh, e j'ai、ouais, pas le r ô d e r à je sais que c'est super chiant. Mais genre, des clients chiants comme ça, je, je sais que c'est galère, <rire> q i m a g i n e s que ça <rire> galère. C'est s û si t'en connais pas autour de toi, tu sais que c'est toi, le mécronou. Ah ouais! <rire> c'est s û C'est ça. si tu, tu connais personne, tu te dis, bon, bah, ok, c'est moi le mécronou. Ah ouais, non, mais c'est pour ça, mais là, par exemple, du、euh, coup, pour le dessert, le, le dessert, c'est mort, c'est impossible、ah, que je prenne un dessert. Je peux pas apprendre le dessert.、Euh, si, à base de v é g é t a l Par exemple,、euh, la coco, ou des trucs comme ça,、hein. La coco, ouais.、Ah, ouais genre, je... des m o u t s à la c Mais un yaourt, toi, c'est avec du lait. Euh, a、ouais, i、ouais. ouais. ouais. Et du lait de coco, du coup. Que du lait de coco. Ouais. p accueillir de, lait de m a c h i o u Et du lait d'avoine, des... Ouais, ouais, e n f i n tu peux trouver, mais dans les restaurants, c'est super galère. Ah, c'est,、euh... galère. Ouais, ça se fait de plus en plus. Il y a même des restaurants, maintenant, e、euh... n en fait, ça se fait de plus en plus des trucs,、euh, végétariens. Ouais. Ça, o u i Mais végétaliens, même dans les commerces,、hein. Dans les commerces,、euh... Ah ouais. Il y a marqué, par exemple, des k n a c k i s k n a c k i s végétales. Et、ouais. il y a marqué, en gros, eux, du coup,、euh, ouais, des, des oeufs, tu sais, des oeufs. Ah, m s Du coup, je suis là, et bah, non. Mais genre,、ah、c'est、ouais, une galère. C'est, en vrai, c'est une、ouais. galère. C'est une grosse galère. Même dans les trucs, tu vois, il y a des trucs marqués,、euh, végétariens, marqués v e g i e et tout.、Ouais. Tu regardes derrière, il y a marqué,、euh, poudre d'œufs,、euh, poudre de lait, des trucs comme ça. Genre, c'est, c'est un、ah、peu、ouais. galère. Et ça, tu peux pas, non c'est chic. Non, non, non.、Ah、je、ouais. peux pas. Mais,、euh, Alors, genre, je...、euh... moi, moi, perso. En vrai, j'aime trop la viande Ouais, mais moi, tu sais, moi, je <rire> suis un viandard de fou. Hein? J'étais un viandard de fou. Mais par exemple, là, j'ai, j'ai fait un, début d'année, b a début d'année, tu sais quoi, j'étais à Angers pour fêter le nouvel an.、Ouais. Et e n f i n pas à Angers, à ce gré. Et e、euh, u genre, j'ai dit à ma, à ma pote, je fais, écoute, nouvelle résolution, je, comment dire, je, j'arrête le saucisson, parce que j'étais un fan de saucisson, tu vois. Vraiment, j'ai dit, j'arrête le saucisson. Et je me suis dit, tu sais, je, je b o u f f a i s franchement, moins trois, quatre fois par semaine. Vraiment. Ah o u a i Et j'ai arrêté. Ouais. Et je me suis dit, bon, voilà, et après, j'ai, a r r ê t é la viande. Mais franchement, j'en mangeais, ouais, tous les, tous les, tous les, à chaque repas, chaque repas, il y avait de la viande. Ouais, ouais. Sauf le matin, ouais, tu vois, mais genre. Mais là, t'en e j'en mange plus du tout. Depuis que t a t t e m p s Une semaine et demie. <rire> <rire> Une semaine et demie. Je peux tu craquer. A les 40,、euh, <rire> tu a s stiquer a viande, là, toi, tu vois. Je p u craquer très vite. <rire> mais en vrai, il y a, tu vois, je pensais que.、Ouais. J'avais peur, tu vois, de, tu sais, moi, j'aimerais bien, là, les salles vont ouvrir.、Ouais. je vais r e prendre la muscu et tout.、Ouais. Et,、euh, genre, j'ai peur, j'avais peur, tu vois, de, De devenir tout gringalet, tout ça, parce que je mange pas de viande, tout ça.、Ouais. C'est souvent l'image qu'on a.、Ouais. Mais,、euh, Mike Tyson, il、ouais. est végétalien. Ah ouais? a r n o l d Schwarzenegger, depuis très peu, il est devenu végétalien. Ah ouais? C'est ouf. C'est ouf, tu vois. Et en fait, c'est possible. Tu vois, faut、ouais. juste. Par contre, faut gérer l'alimentation de foot, faut tout regarder, p e s、ouais. e r et tout, tu vois.、Ah. C'est une galère. Ah, c'est du temps、Mais、de fou.、Euh, Mais, ouais, c'est、ouais. du temps de fou. Mais dire en magasin, je fais pas un temps fou. Je, je, je suis là, je、vous、regarde derrière. C'est parce que tu fais une heure, et là, tu vas、ouais, faire un truc, et tu <rire> passes une journée, quoi. Non, mais en pose, fait, tu p a s e s un CP tous les jours, en fait. Une heure de course, t'as un petit chariot, tu vois. T'as un petit chariot, tu dis, bah, j'ai que ça. Ah, c'est, c'est une galère.、Euh, bon, bah, je vous fais de la salade, hein.、Ouais. <rire> non, mais, c'est limite ça, mais, par exemple, e je... Non, m ton meilleur rayon, c'est ça le fruit, quoi. Hein、Ton meilleur rayon, c'est, e u a i il s y a d e s t r u c'est, s par x e e e m p l d n u g g e s d e s s o r t e s d e n u g g s t c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, c'est, l e s t c'est, c'est, c'est, je v c'est, c'est, c'est, du c'est, c'est, u c'est, b c e s b u r g e r s ça d é p e n s t u p e u du x avoir s t e a k c e e t Au c'est, tu o i c e s n c'est, c'est, c'est, r c'est, fait, c'est,、euh, c'est, la l viande, i e m e t t e n c', un c', h a m p i g n o n un gros c', h a m p i g n o n Tu vois、ouais. Et genre, du coup, moi, n o n pareil, mais juste, je me demande d'en ê c h e r là. Et, genre, par contre, super bon. Vraiment, au x champignon, s à la base du steak, c'est super bon. Et t'as pas mal de trucs comme ça, Là, du coup, au pub, y'avait un truc avec pas mal de légumes et tout. Ça, ça se fait, ça se fait. Ouais. Mais c'est b n Et, h a i u r e o a u i h oui, et, du coup, tu peux pas manger de sauce, si? Bah, ça dépend des sauces. Ah oui, si c'est fait à base de... Si y'a des œufs ou y'a du lait, par exemple, un maillot, c'est mort. Ah, y'a une sauce, e Il y a une sauce、euh, végétale sans œuf et sans. Ouais, ouais, ouais. Bah, la montade, déjà. Ouais, moutarde. la montade, il n'y a pas d'œuf.、Euh, le ketchup. Le ketchup, ouais. l、euh, c e barbecue. l c e barbecue, il n'y a pas de viande derrière. Ah, rien ouais. Ouais, c'est que des, des, un arôme de fumée en fait qui r a f o u l e Ah, ouais, ouais.、Euh, donc, non. Et、euh, après, il faut regarder, genre, c'est con, mais dans les chips, il y a du lait.、Non. Si. Ah, ouais. Ah, mais moi, je regardais des trucs, je, fais, je suis obligé de regarder tout. Parce que des fois, je regarde, je fais, ah bah non, il y a. Dans des chips, il y a du lait. J'étais là, je fais, mais attends, c'est pas possible, pourquoi、ah, y a du lait dans les chips Ah, ouais, en fait,、euh, e c r o i s q u e je pourrais pas, en fait. <rire> non, Juste pour ça, ça en fait. Moi, je, moi, pour moi, une chips, tu vois,、euh, ouais. euh, lui-même, tu vois, c'est une pomme de terre. Donc, ouais, moi, je la bouffe. Ouais. ouais. On me dit pas que c'est fait avec du lait, quoi. a ouais, bah, ouais. ça, t'es obligé. C'est comme,、euh, les, je sais pas,、euh, tout à l'heure, tu me disais, e u e s des trucs végétariens. Bah,、enfin, moi, si je suis végétarien, hop,、ouais. et y a pas, y a, y a, si, si, y a des trucs à base d e u f s je m e fous, quoi. je me prends, quoi.、Oh, mais du coup, en tant que végétarien, tu peux, tu vois. Ah ouais. C'est végétalien, c'est ça? C'est végétalien. Il n'y a pas, y a pas là, il e faut pas qu'il y ait deux, pas de lait,、quoi. et même、mais、pas de miel, tu vois. T'es une plante, en fait. <rire> ouais, c'est, non, mais en vrai, c'est ça. Après, je ne suis pas le gars qui a ce coup, tu sais, qui arrive en soirée, ouais, faut pas manger de la viande de vraiment, on va manger, tu vois. Là, ce midi, on était cinq, ils ont tous mangé,、euh, de la viande, et puis voilà, on s'en fout. Ouais. Ouais, mais c'est juste,、euh... Et,、euh, depuis longtemps que tu voulais, tu voulais, tu voulais changer. J'ai, en fait, j'ai perdu beaucoup de p o i d s m o i aussi pendant le,、ah oui. le confinement. Premier confinement.、Oh. Et deuxième、euh, confinement, t'as arrêté. <rire> exactement comme ça. <rire> <ta. rire> exactement comme ça. Ah ouais, mais, mais c'était horrible. En fait, là, je pense que le premier confinement, c'est dit, o n était déter, hein. On était, était, était déter et tout. Déter et tout. d e u x c o n f i n e m e n tout. Déter et n o u t Déter et p o u s Déter et tout. d é t e a et tout. Déter et t a i t Déter et r o u t Déter et tout. Déter et tout. d é e r et tout. Déter et tout. d é t a i Du c o u p j'avais é t é v é g é t a r i e n t o n t Déter et tout. d e u x s e m a i n e s j e c r o i s C'est-à-dire, craquer, après, j'ai voulu baisser la viande, du coup, dans le premier confinement.、Ouais. Et,、euh, genre, je mangeais, au départ, une viande tous les deux jours. Non. Une viande par jour au lieu de deux. Et après, j'ai commencé à manger une viande tous les deux jours.、Ouais. Tu vois. À baisser et tout. Et du coup, o u a i j'avais perdu, ouais, pareil, que toi, je crois, à 15 kilos. Tu vois,、ouais. j'ai tout pris. Et, e h ouais, oui, j a i s t u t pris à 15. Euh, et un peu de rab, je crois, aussi. <rire> je crois qu'on est à 15. On est à, allez, 16, 17. Non, on est mon 13ème kilo. Il arrive, il est en v a c a n c e il arrive. <rire> et, e、euh, u et du coup, euh, genre,、euh, j'ai commencé à,、et、je me suis dit, bon, allez, b e on va arrêter vraiment.、Ouais. Et, e、euh, t on va essayer de tenir, on va t e n i r au maximum. Mais,、euh, genre, il y, y a un, vrai but,、euh, derrière, tu v o s genre, e、euh, u bah, j'ai, je parlais à Georges, du coup, que je connais pas, mais,、ouais. euh, qui lui, e、euh, s t végétarien.、Ouais. Et il me disait que lui, il arrêtait à bien de 13 ans. 13 ans? À、enfin, 13 ans. Je sais pas quelle agir,、ouais, je、ouais. demanderais. euh, à 13 ans, et, euh, genre, euh, il me dit, ça lui manque encore, tu vois.、Ouais. Mais quand tu sais pourquoi il le fait,、euh, il, est même, il est quand même, content, tu vois. o、okay. k Faut, se rappeler de ça. Même, et même si,、euh, tu sais qu'il y a un bon suivi de la bête et tout, euh, Non, euh, en fait, moi, c'est surtout,、euh, genre, je le fais surtout pour l'écologie. o、okay. k Tu sais. Le fait que ça p o l l e d'un m a l m e、euh, n t Alors, Moi, c'est pas, p o u r t o i Mais, je me dis, si, c'est pour l'écologie, donc, tu dois rouler en voiture électrique, tu dois pas prendre de, de vêtements, à base de, qui doit, qui, qui、mmh. parce que faire un vêtement, c'est, consomme hyper, euh, ouf, euh, pour la planète, tu vois.、Mmh. On utilise des produits et tout, il y a de, de la fumée hyper toxique, euh, euh, par exemple,、euh, les avions, tu peux pas prendre les avions parce que ça prend,、euh, tu vois, c'est un tout, tu vois.、Ouais. e q je me dis, si on commence par l i n e n t a t i o n Tu me dis, j h é s e à rien, du coup, tu peux avoir une, un, une vie,、euh, qui doit,、euh... Ce qui pollue le plus au monde. On...、Ouais. C'est les p e t e s vaches. Oui, c'est, l e s t e s t c'est les pètes vaches. Et 70% de la pollution qu'il y a, ça vient de, de la, la, consommation de nourriture. Ah ouais? Donc, en fait, en arrêtant la viande, t'arrêtes 70% de la, en fait, c'est tout le monde à la viande. Ce qui est pas possible, mais je veux dire. o i s ouais. Si、ouais. tout le monde à la viande, t'enlèves 70% de la pollution qui existe. Ah ouais?、Euh, dans le monde. Ah ouais? Donc, ouais, ouais. Par exemple, on parle souvent de la forêt amazienne avec、euh, l'huile de palme. Ouais. Mais,、euh, 91% de la forme a n u s i n e qui est rasée,、ouais. c'est pour faire des récoltes, pour nourrir les vaches, ou pour stocker les vaches, ou pour tout ça, tu vois.、Ah ouais. 91%. Donc, beaucoup parlent de l h l e e palme, c'est normal,、ouais. Mais,、euh, tout le reste, on évite de parler de,、euh, tout ce qui est des vaches, et tout. o k Tous les vaches, tous les animaux, et tout, tout ça. Donc, en fait, juste、euh... faire ça, c'est une consommation énorme que tu baisses, tu vois. D'accord. Donc,、euh, donc, voilà. o k、okay, o k、okay. C'est, pour ça, en fait, q u a tu te, après, o u a i le but, c'est de, de réduire aussi le reste. Ouais. Mais,、euh, c'est pas ce qui pollue le plus le reste. Ça pollue quand même.、Ouais. D'accord. C'est pas ce qui pollue le plus. De toute façon, je comprends le mood de, de, de, de restaurer les trucs qui pollue n t le moins et tout. Coup, quoi qu'on fasse, maintenant, dans une société où on pollue, on pollue n'importe quoi, par exemple.、Euh, par exemple, on dit,、euh, euh, j'ai vu un reportage il y a pas longtemps de, de, un, le verre. On dit que c'est, c'est très, Très écolo de, de, le réutiliser, parce que le verre, on peut le réutiliser à vie, en fait.、Mm. Sauf qu'en fait, quand tu vois la chaîne,、euh, du verre, qui est transporté à, euh, 50 km pour, euh, dans une autre、mm. entreprise, pour, après, de le réchanger en petit verre, pour remettre, euh, 50 km, refait 50 km, pour ensuite,、euh, retransformer, ces, machines-là, ils, ils u e n t énormément, pour ensuite leur faire goûter, bah, tu dis que c'est pas très, très écolo, en fait. Oui, oui, oui, non, mais ouais, ouais En vrai, faudrait changer pas mal de choses. Il y a des trucs qui se font petit à petit. Ouais, Mais, genre...、euh, par exemple, là, ils viennent de créer, e、euh, u des, des bouteilles d'eau,、euh, avec, euh, du chanvre. Du quoi? Du chanvre. Ah ouais? Ça, tu sais, c'est une plante. Ouais, le chanvre,、euh, c'est le, le m a l de la weed. Ouais, c'est ça, ouais. Et, euh, genre, euh, très connaisseur bizarre. <rire> <rire> et, euh, <rire> et, euh, <rire> et, euh, genre, euh, la, la bouteille, du coup,、euh, elle est, elle est é c o l o e t tout. En fait, on arrive à faire un truc petit à petit. Après, bon, on est... le gros problème, en vrai, c'est la surconsommation de tout. Sûr, qu fait, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que, bien sûr, bien sûr. par exemple,、euh, alors, je vais dire un chiffre, mais je suis pas sûr du chiffre. Mais je crois que c'est à peu près soit. 60... Peut-être 50% de la, de la terre dans laquelle on vit, sans compter l'eau, les terres s o n t vivables. C'est fait,、euh, par exemple, euh, pour euh, les animaux. Genre, soit pour leur, les nourrir,、ouais. soit pour les stocker, tu vois.、Ouais. Et、euh, par exemple, on dit souvent, on est beaucoup trop sur terre.、Ouais. t y p i q e m e n t o n'est pas beaucoup trop sur terre. On pourrait être plus. C'est juste que comme,、euh, on utilise trop de viande pour, euh, pour, euh, sur la terre,、mmh. alors on a besoin de place, tu vois.、Mmh. Donc, en fait, on pourrait. Mais c'est que, on le, on le fait pas, tu vois. Mais, on pourrait, le problème, c'est que je, tu penses, toi, que c'est, tu sais, je s a i qu'il y en a qui, qu qui pensent qu'on peut encore tout changer. Et il y en a qui pensent que c'est trop tard. Toi, t'es plus dans le fait que c'est trop tard. De tout changer? Genre, au niveau de, pour l'écologie, tu vois. Pour l'écologie? Ouais.、Ah、genre, il y en a qui disent qu'on peut changer, il y en a qui disent que c'est trop tard. Ah, non, non, non c'est pas trop tard. Après, euh... Euh... après, ça, c'est une autre vision aussi. Moi, j'ai une autre vision. Je... Non, mais dis-moi, e、euh, s Genre, tout...、euh... mm. on est mené par les gros riches. o、ouais. Genre,、euh, on, on sait tous que、euh, c'est les gros riches qui nous mènent. Et,、euh... mm. et je me dis, si ces t p u t a i n de gros riches, genre, e、euh, euh, m e c de Tesla, là, euh... Euh, Elon Musk. Elon Musk, Windows,、euh, là, et tout. Il, i o i un petit regard de l'écologie, et s'il y a un de ces mecs qui est hyper riche, qui se dit, oh putain, la planète, elle va mal, et、euh, si on changeait pas ça, ça et ça, bah là, là, ça peut vite, vite,、euh, changer, tu vois. Mais, e u je pense qu'il va cuire du fric. J'espère pas, euh, j s、ouais, que... Alors, e、euh, l o n Musk, par exemple, je sais pas si t'as vu un peu ce qu'il、ouais, fait en ce、si, moment. o u a i i、si, s、si. v e c u h Il veut,、euh, Mars il veut coup, ouais, je crois que c'est Vénus, ou Mars, je s a plus. Ouais. Pour faire toute l'industrie. s、ouais. u r sur Mars ou sur Vénus, e t、ouais. du coup, qu'il y a t plus de p r o d u t i o n ici.、Ouais. Du coup, en fait, le gars, il veut pas réduire, il veut en faire plus, mais ailleurs. o u a i d t i q u e m e n t il a l'idée de changer les choses, mais je sais pas si c'est, u、euh, n bon moyen de le faire ou pas. Après, déjà, il construit ses petites voitures électriques. o u i s Ouais. c'est, déjà, c'est un beau geste, hein, des voitures électriques, mais bon, après, ça, ça p e u t aussi, e h Ah, il faut v o i r s e r v i e r ces voitures électriques, hein. Voir CPI était ça. Bah, oui, bien sûr. Après, je me dis, si t'as des panneaux solaires, et en plus, t'as une voiture électrique, b a t'as, t'as, t'as le, t'as le gros lourd. Vrai, c est, c est... Ouais, mais tu vois, par exemple, les panneaux solaires, je sais pas, je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont toujours par contre les c o m m a n e s recyclées. Ah oui, oui. Donc,、euh... Et b e n mon père est électricien, et,、euh, il installe des ardoises photovoltaïques. Photovoltaïque, et c'est, e u c'est réutilisable.、Euh, D'accord. À graver. Ouais, c'est bien、ouais. ouais, En plus, ça se voit pas du tout.、Mm -hmm. Donc, tu、euh, i、si, c'est pas une grosse plaquette toute blanche、ouais. 2010, là, on va la o u c h e r h o non, non, c'est bien. C'est propre. D'accord. Oh, ouais. Ok. p e t i t pub au papa, là. Hop là. <rire> hop, hop là. On est sur une discussion très d i t e mais non, c'est super intéressant. Ah, ouais, c'est intéressant. C'est s C'est important, l'écologie, c'est hyper important.、Mm -hmm. Ouais. Ouais, moi, je. ça, je trouve ça super important et, e、euh, t comment dire, après, je suis un mec,、euh, très gauche. Ah ouais? <rire> je suis très d gauche, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, Et on、euh... part sur une discussion politique, là. <rire> non, le... non, je a i s ça en temps d'abri. Très gauche, du coup, je fais vachement attention à, à ça. <rire> et,、euh, après, ouais, je suis pas, tu sais, je suis pas le c a s s e c o u Ou, par exemple, tu sais, il y a des, des, des gens qui font s'énerver. Par exemple, j'ai vu une m e u f la dernière fois. Alors, je regarde pas tes BMP, mais <rire> j'ai vu une pub sur、euh, Facebook, tu vois. une、ouais. meuf,、euh, qui était, c o n t r e la bataille des animaux, tout ça. q u i e s t a r r i v é e sur le plateau, super énervé. e、ouais. Qui c o m m e n c e à, à gueuler, tout ça.、Ouais. Et je pense pas que c'est comme ça qu'on va changer les choses, p a r e u o n v se r e n d r e g u e l a n t a changer les choses. p r c e la meuf, elle était hyper énervée sur le m o m e n Après, après, que,、euh... après, en fait, moi, ces gens-là, tu vois, des gens qui sont énervés sur des choses comme ça, j'arrive à, en fait, tu te mets à leur place,、euh... Ouais, ouais, c'est ça. Genre, pour eux, les animaux, ça vaut autant que les humains. Donc, demain, t'apprends qu'il y a plein d'humains qui sont tués pour les manger.、Euh, ouais. moi, je, je suis vénère de fou, tu vois. ouais. Évidemment. Ouais. Mais, euh, après, ouais,、euh, c'est pas en s t n e r v a n t comme ça que、oui. ça va aller. e、euh, u pour revenir sur le stand-up. Ouais. <rire> même.、Euh, c'est quoi ton prochain gros projet?、Euh, e projet du sta stand-up? Le, le prochain.、Euh, le prochain,、oui. hein, Ouais. C'est,、euh, d'avoir un, un t r a m p o l i n e très très propre. Bien construit. Et,、euh, mmh. après d'avoir,、euh, d'avoir mon、mmh. leader. c é t a i t cool, à 1h10, 1h20, quoi. Et,、euh, de jouer à Angers, Nantes, et, u、euh, n peu, faire une petite tournée, quoi, pourquoi pas. Ok. e、euh, t après,、euh, ouais, pourquoi pas avoir un, un, un gros, gros, projet à venir, alors, ouais, ça serait, euh, je pense que c'est p a n propre m u s i q u e mais tu sais, euh, genre, euh, Ouais, un bâtiment. Ouais,、euh, c o m m e le Barbash, ouais, un vrai ouais, bâtiment. Ouais, ouais. ouais ça, ouais. Comme... Le, le final,、ah, ouais, ça s e r i t c e a De rêve, n s c'est ça? Ouais, o、ouais, okay. je pense. Tu s a genre en mode.、Euh, Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. <rire> Et tu, tu penses que、euh, pour être bon dans le stand-up,、ouais. il faut、euh, combien de, de temps、euh, Moi je pense pas q u i l y a besoin de temps. Parce que regarde, r e g a r Louis Chappet. Louis Chappet il est rentré dans le game mais... il, y a pas, il y a pas si longtemps que ça et il explose le game mais en. Moi je trouve qu'il. En fait, même par exemple, comment il s'appelle Ce qui est dans l'humour noir là, comment il s'appelle、ah, i、euh, Il fait des chroniques à la radio et tout ça. Non, ça me d s e r t du m o n d noir, euh, euh,、ah, euh, de ta mère, là. Euh, oui, euh, alors, a h、ah, merde. Euh, euh, euh, euh... non, non, nique ta mère, o u i s Nique ta mère, ouais. Tramoni. Tramoni, l e x i s Tramoni. Alexis Tramoni, que j'embrasse. e t h eh ben, lui, il est rentré dans le game, on... il, a expo... il a tout explosé, ce bâtard. Ouais, ouais, tout...、euh, ouais. Ah ouais, non, lui, à mon e est... n à peine un an, il a explosé, i l a fait、euh, 3 millions de vues avec le, Sa, sa, sa vidéo là, sur、euh, le, le, tarmac. le tarmac, là il a fait, e puis après、ouais, il a explosé, il a, fait, il a fait des chroniques sur la radio.、Euh, non, non, lui en un an, tu t vois, il a propulsé. Alors qu'il y a des gens,、euh, par exemple, je pense à, à Nicolas Fabdi, je sais pas si tu vois, tu...、Euh, bah, au pire Edgar Yves,、ouais. tu vois, lui il a fait ses grosses m a q u e s pendant、euh, 5-6 ans à Nantes,、ouais. Et, lui il s'est construit à Nantes. Il est monté sur, euh, sur, sur euh, Paris, et il l est, propulsé, tu vois. Mmh. Bah, à la fois, il est trop, trop fort, Au bout de combien de temps? 5-6 ans, je crois. 5-6 ans. ans. Parce que, alors, moi, je pense qu'en moyenne, pour être,、euh, bon, tu peux, en fait,、euh, être bon,、euh, mais pour tenir un spectacle, tout ça, je pense qu'il faut, en moyenne, en moyenne, 8 ans. 8 ans? 8 ans. Oh, je suis pas d'accord. C'est ce que, ouais, donc, t'as, t'as, t a droit. T'as droit. Parce que,、euh, aujourd'hui, on a, en France, on a une sorte de culture du, du, théâtre, et,、euh, ou en général, les gens, ils percent. Enfin, pas, ils percent. Les gens, ils écrivent leur spectacle avant d'être bons sur scène. Genre,、euh, par exemple, je peux te donner, qu'est-ce que je p e u x te donner comme exemple? c'est un pote, euh... Euh... non. Non, très mauvais exemple. Moi, je vais te dire après, pourquoi、Mais、je suis pas mauvais. Mais, euh, genre, euh, les, les gens, ils sont, ils, du coup, ils font des one-man, ils font pas que du stand-up. i l s、ouais. euh, font des one-man et tout.、Ouais. Et, e、euh, t genre,、euh, ils sont pas super, super bons. Ils sont bons, hein.、Ouais, ouais. C'est bien ce qu'ils font, ça fait rire. Mais y a pas,、euh, la culture, euh, du, euh, du, tu rigoles, tu rigoles, tu rigoles. Par exemple, euh, euh, si, voilà, quelqu'un qui a attendu pas mal de temps avant de faire son spectacle,、euh, c'est,、euh, Adrien Arnaud. Ouais. Euh, je crois que ça fait maintenant, e u sept, huit ans qu'il vient de se t i n d e p tu vois. Ouais, et ouais. il a maintenant son spectacle.、Ouais. Mais il a, il a pris le temps et en, tout le monde lui a dit, a i s écris ton heure, écris ton heure.、Et、il avait、ouais. une heure. Écris ton heure, écris ton heure. Et il a dit, non, je vais attendre d'être bon, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve bien, c'est Charles s o a g n o n qui m'avait dit ça.、Euh, okay. qui me disait, ouais,、euh, souvent les gens, ils écrivent leur spectacle,、euh, avant d'être bon. Parce qu'en fait, ils veulent se faire de l'argent. Et ce que je peux comprendre, tu vois, genre, faut qu'ils vivent et si l s peuvent vivre de leur passion, ils le font. Et c'est pour ça qu'elle, a v e il écrit le barbès, Pour、ouais. elle, a v o i r s a sert à un entraînement, et que, que les, que les gars, ils puissent,、euh, venir jouer. o u a cinq, dix minutes, tu vois, s'entraîner.、Ouais. e、euh, n ayant un cachet, tu vois.、Ouais. Et,、euh, je trouve que c'est une super bonne idée.、Okay. Vas-y, dis-moi.、Oui. Parce, parce que, a v e c le, le, le barbet, t a s t'as un cachet.、Euh, Quand, donc, pas, pas l'open m a c Non. Mais, e、euh, u mais, e、euh, ouais, sinon,、ouais, t'as un cachet. Ouais, c'est énorme, ça. o u a i a i s n aimerait dis... le faire aussi à, a n g e r mais、euh, Au fridge aussi, je crois, et au, fri et au fridge aussi. aussi. Ah alors, ah, peut-être pas, non. En fait, ça, ça dépend. pas tout de suite, je crois, mais après. T'as un...、ouais, j o u é au Fridge. Ouais, j'ai déjà joué au Fridge, e、euh, ah, u un, un, un peu de mic, ouais. o、okay, k cool. Ouais, ouais, Fridge, e、euh, t e t Barbès et Panam. C'est du truc que tu peux jouer assez facilement, en vrai. Ouais, Mais, ça refait si, ça refait si impossible. Ouais, Mais par exemple, c'est pareil que là, c'est au, au cachet, tu vois. Ouais. Et ça, c'est, ça, c'est cool que ça se fasse de plus en plus. Ouais, ça, c'est hyper cool. Toi, t'as ton, t'as ton interditeur, ç Pas du tout, pas du、oui. tout. Non, non, moi, je, je vais arrêter en fin juin. Et je vais juste faire que ça. Ah ouais? Mais、mmh. du coup, t'as ton guzo, non? Hein? T'as ton guzo? Guzo. C'est pour avoir ton intermittence? Non, non pas、euh, du tout,、okay. j'ai rien du tout là. Ok. Et euh,、ah. euh ouais, moi je suis pas d'accord. T'as ton, ton intermittence toi? Hein? T'as ton intermittence? Euh, euh non, non, non, non, je suis en cours aussi, avec, okay,、euh, mais très très loin.、Mmh. <rire> euh, moi je suis pas d'accord avec toi. En gros, le stand-up,、euh, ça va très très vite.、Mmh. Genre tu、mmh. vois, genre, le one man, man、euh, on va dire que c'est un moment donné, c'était dépassé, et c'est le stand-up, c'est une mode, un peu, là, là, c'est le mood du stand-up, il y a de plus en plus, il y a même des chaînes télé,、euh, sur, je pense à Le p a l a m qui est sur France 2 maintenant,、ouais. donc il y a 23 heures, on s'en fout,、mm. au moins, tu vois, ça avance, tu vois.、Ouais. Et, e、euh, t、euh, je me dis,、euh, euh, s'il y a quelqu'un qui est dans le mood,、euh, qui a commencé il y a deux ans, Et, e、euh, t ce mood, c'est, c'est le moment que le petit truc, tu vois, genre, Paul, Paul, Paul Mirabel, tu vois. o s、ouais. Eh b e h lui, il charbonne à mort, on est d'accord.、Mm. Mais,、euh, tu vois, il a trouvé un truc qui,、euh, qui, qui met tous les, tous les, tous les autres stand-uppers à côté, tu vois. Parce、ouais. que lui, il a son truc.、Ouais. Il a trouvé son truc, il s'impose, et en、mmh. quelques années, boum! Tu vois, il avait pas besoin de faire le, le, le truc. o t a i s u d e s u s qu'il a cinq ans, n Hein? Cinq ans, le stand-up, Ouais, il a quand même cinq ans, mais、mmh. tu vois, quand tu d i s a huit ans. C'est pour ça que je dis huit ans en moyenne. Ouais, ouais, ouais. Tu peux attendre un peu. Par exemple, au bout de un ou deux ans, e、euh, u je suis pas sûr que... Non, non. f u ou alors faut vraiment charbonner à mort, et、euh... Même en charbonnant, je pense qu'il y a le temps, le temps, ça change beaucoup de choses, Ouais. C'est sûr qu'en deux ans, c'est presque impossible. Il、bon, y, y a des exceptions, hein, comme Tramoni, moi je trouve que... c'est une exception. Ouais,、quoi. après, je crois qu'il a son spectacle, maintenant, i l a son spectacle. Ouais. ouais. Mais, euh, ça, euh, après, je, c'est pas que je suis pas fan, c'est、ah. que, j'ai l'impression qu'en fait,、euh, pour regarder ses chroniques à la radio, c'est、ouais. l'impression que c'est tout le temps la même chose.、Oh, oui, bien et, sûr, bien,、euh, bien et, sûr. Et après, euh, pour ça, manque ça un un petit fonctionne. Et, et tant mieux,、euh, tant mieux pour lui, hein,、ouais. c'est vraiment ça, mais, mais,、euh, genre, je trouve que c'est un peu,、euh, je t r o u v a que c é t a t un peu tout la même chose. Mais ouais, en moyenne, euh, franchement, u n e un an ou deux, même, S'il y en a qui sont très bons au bout d'un an ou deux, hein,、ouais. euh, ça peut être quand même très compliqué. m a i s c'est pour ça que, genre, je préfère,、euh, après chacun fait comme il veut, Mais je préfère, tu vois, a、euh, v o i r moins 15 minutes s u r Tu vois. Et,、euh, et, après, faire le tour des plateaux.、Ouais. Euh, des plateaux ou, et le tour des open mic. Pour avoir m o n s 15 minutes, 1 minutes s û r que je fais tout le temps.、Ouais. Et derrière,、euh, écrire un spectacle, prendre le truc, tester, tester. Et après, sur les plateaux, tu sais, tu peux avoir ton, l'argent avec les plateaux, tu vois.、Okay. c'est le but. Toi, c'est ton buton. Ouais, c'est le b u t o k Et, e、euh, t ton objectif à venir, c'est quoi, dans ce noble? Moi, mon objectif à venir, euh, déjà que mes plateaux, euh, les faire tous. o、okay. k Mais,、euh, ouais, en vrai, c'est, là, c'est juste pouvoir vivre de ça. Je veux juste vivre de ça. Vivre Genre, de ça je veux vivre,、euh, pas vivre en mode, je veux gagner 5000 par mois, tu vois. Non, juste non, non. non. Le, vivre, sport, euh, je vois ce que tu v e r e 1000, 300, 400, tu vois, par mois,、euh, de ça. Genre,、euh, pouvoir me, me lever le matin et me dire, o u a i je fais,、euh, Moi, je gagne de l'argent en faisant r i g l e les gens. C'est, c'est le but. Ouais,、okay. Le but final. Et, euh, t'as un gros objectif que tu t'es donné, genre, par exemple, moi j'en garde, et,、euh... L'Olympia avant 30 ans. Hein? L'Olympia avant 30 ans. L'Olympia avant 30 ans? Ouais. Ah, c'est beau ça! J'aimerais beaucoup v o i r l'Olympia. a T'as t 3 ans donc, dans 7 ans. Ouais, 7 ans, ouais. Si je p o u a i s dire. même, même si c'est un plateau d'humoriste, tu veux que ça soit ton je... spectacle?、Euh, pas forcément mon spectacle. m s ê m e si c'est un plateau, si de... c'est un plateau, si c'est une première partie,、ouais. si c'est quelque chose,、euh, pouvoir faire、euh, un Olympia, aller à l'Olympia. Même si ça soit une première partie, c'est gagné pour toi. En fait. Ouais, ce sera gagné pour moi.、Ah, ouais. À l'Olympia,、ouais, J'aimerais beaucoup. Par exemple, là, justement, il y a mon pote, j'en parlais avec Nathan, il y a mon pote qui m'a, qui a fait un, un 30 minutes, qui, qui, en fait, qui a accepté il me dit, ouais, j'ai a c c e p t é un point galère. s u r une ville, e près de 6 mois, à la Volpinille, euh, e 12 juin, on fait un plateau,、euh, enfin, on fait un plateau. Euh, je fais 30 minutes, est-ce que tu veux faire la première partie? Et je lui ai dit, moi, j'adore ton message, que tu me dises, Vincent,、euh, je fais l'Olympia, est-ce que tu peux faire la première partie, tu vois. Mais, euh, j'aimerais, franchement, il faut juste aller à l'Olympia, un plateau, n'importe quoi, aller pouvoir avoir le m é r i t e de dire je suis allé à l'Olympia,、euh, avant mes 30 ans. o k、okay. a p r è s、euh, ça se fait, ça se fait pas, mais,、euh, j'espère, avant mes 30 ans. Si c'est à 29 ans, c e serait très bien, tu vois. Euh... Le jour de tes 30 ans, t'imagines? Ah ouais, ce serait, serait ouf, hein. tu ressortirais ce podcast en disant, p u tu a i n l'avais dit avec Rémi, tu les r é s i r e s de la salle, le jour de tes 30 ans, demain, tu v o i t Ah ouais, ce serait ouf. Ça, ce serait beau, ça. N'est-ce pas? o u a i s le chat, ça, comment il s'appelle, tu m'as dit? o g i o g i o g i évidemment, o g i e Oogie, q u e u t p a s ben, pas du tout. o u a Tout le monde t'en demande bien. e Pourquoi? o g i c'est l a c'est la c h e î n e ma copine. Et,、euh, c'est o g i e Ness, p o u e ma bière. D'accord. a d a c c o r d là, Donc,、euh, alors, l'autre faisait moins alcoolique, o g i e c a p a r d i Oogie c a p a r d tu vois. Ça, <rire> ça, ça fait moins a l c o o l i q u e Bah, écoute,、euh, je vais devoir,、euh, ouais, te, te laisser parce que moi, je vais rentrer.、Euh... Et c'est trois heures et demie de route. Ouais, Donc, voilà. Et,、euh, qu'est-ce que je veux dire? Ouais, du coup, t'as fait ta pub, c'est, à r e b a s remiche. À r e b a s remiche, e u r e b a s r e m i c h、euh, Sur Insta sur, Insta. sur Et sur Insta. Et le Comedy Club, c'est? C'est,、euh, tout simplement, Angers,、euh, Comedy Club. Angers Comedy、ouais. so、Club, o o i l e D'accord. Vous allez recevoir, du coup, bientôt,、euh, Alice Sombart, que moi, avec qui、ouais. j'ai parlé, normalement, dimanche. o k Du o sur le podcast.、Et、bah,、euh, nous, ça va être la première fois qu'on va l'avoir. Ouais. Ouais. ouais. alors,、euh, moi, je l'ai jamais vu. m o i o n m'a dit du bien sur elle. Bah,、euh... par contre,、euh, moi, c'est ce qu'on m'a dit, on m'a dit, on a l o r s on m'a dit du bien. Dit, on m'a i t du b i e avec Tané d u k ouais, ouais, au b、euh, euh, a r b e s Mais, genre, on m'a dit,、euh... tu sais, on parle d'elle, moi, je ne les connais même pas. Mais, e、euh, genre,、oh, elle a fait、ça. une mini-série aussi. Huit clos.、Euh, okay. euh, alors, pareil, a l o r s pareil, i n a a fait vraiment une très bonne série. Avec mon pote, du coup, Adrien.、Okay. Et,、euh, okay. on, on m'a dit,、euh, Georges, il m'a dit,、euh, On me disait du bien avant d'elle, et depuis l a fin du Pouvement, je crois, tu sais quoi, je vais rien dire. Mais on m'a dit qu'elle avait énormément progressé. Énormément.、Ouais. Et qu'elle était devenue super forte. Donc vraiment, tu me diras,、euh, moi, elle vient jouer,、euh, le, 13. Ouais. Euh, voilà, et, le 13, euh, o u i s à f o t e n d Blow. Le 13 juin? Ouais,、euh, le 13 juin. Le, un 20, non, c'est pas 20, non? o a i s tu me d i r a i s Mais、euh, vraiment, elle était, il、euh, paraît qu'elle est devenue super forte. Donc,、euh, ça compte de voir, et de t o u s e façon, j'ai confiance en les gens qui m'ont dit. Ouais, ouais, u a i s ouais, o i s i s i s ouais, o u a s ouais, e n t b a h v o i l à j a i f a i t telle s c è n e et telle s c è n e et q u o n entend p a r l e r d i r e ouais, o u i s o u a u a i s ouais, ouais,、euh, bon、nom, ouais, hein, qui a, qui a tête, là, ouais, o a s o u s ouais, o a i s o u a s ouais, o a i s ouais, a i s ouais, o u a i u a i s ouais, ouais, o a i s u a s ouais, o u i s ouais, i s ouais, a i s o u a s o u i s o u i s o i s ouais, o u i s a i s o a s ouais, i t ouais, o u a i ouais, o a i s ouais, o u a i u a i s ouais, o a i s a i l o a i s ouais, o u a i a i ouais, o a i s ouais, o a i s o u i s o u a s o u i s a i a i s ouais, o a i s ouais, o u a s u i s o u ouais, ouais, i s a s a i s o s Ouais. Mais, e、euh... u mais o i l y a, il il y a des gens, ils, ils e vendent pourtant, rien. Pourtant,、euh, il fait souvent, euh, euh, le d i a l g u e c l m b du club. Ah ouais? Bah, ouais.、Euh, le, hier, le, le, mardi, là, le, le deuxième. Le, d e le day j Ouais. Il a fait e il a fait trois fois,、mm. Ouais, ben, il y en a qui, qui vendent, et puis, au final.、Euh... C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec qui on aime. b a i les mecs sont très, très bons q u rêve commercial. Ah ouais, il y en a qui sont p r è s ça v pas, quoi, pas quoi. dire qu'ils sont mauvais et qu'ils vont toujours être mauvais, ils peuvent très bien progresser d'un coup, C'est pour ça.、Euh... C'est pour ça que moi, euh, euh, je, je, je dirais、mm. un e u n e grosse merde qui va s'étaler je la i s une fois et i bah,、si、ça se trouve, dans un plateau, il va, il a il va, il va, il va, il va, il va, il va, il va, il va, il va, i a il va, il va, il va, il va, il a i t e a il va, il va, l va, il v s il v il va, il va, il v l va, il va, l v Ben, y a m e n de péter, là. e n euh. Ben, a l l e u r s je t'ai même posé des questions. C'est quoi tes, tes, tes stint de peur, e、euh, préférés? Euh, alors, fan. Très, très fan. Très, très fan. Genre, number one. Franchement, pour avoir vu son spectacle, é c o u t e r ses podcasts. a、ah, euh, où je sens, où je sens le k i a n Non. Non? Urbain. Qui ça? Urbain. Ah ouais? De Topito. Ah ouais? Je le trouve,、euh, déjà, j'ai vu son spectacle, je trouve qu'il est génial. Et, Il devait venir, ok, ouais, c'est. Il a, il a un plateau.、Euh, il a un plateau, il a un podcast,、euh, ouais. avec,、euh, son pote,、euh, avec son collègue de travail d e topito, Clément. Ouais. Et, e u s e que c'est Clément, Clément. Ouais. Et, s、euh, t super drôle et je le trouve vraiment super drôle. Après, franchement, le, le gars que je surkiffe, s'il fait pas que du stand-up, c'est j a m a i s f a i e r v e l j é r a m s f a i e r v e l J'aime、ouais. beaucoup. Énormément.、Ah ouais. J'aime énormément ce qu'il fait. Je trouve que c'est recherché. Il、euh, va dans、quoi. la, dans la recherche et tout, c'est, l a m e n Tu sais as vu, tu a s à u t e s ces deux spectacles?、Euh, ouais, j'ai fait ces deux premiers spectacles. Le、ah, troisième, je voulais aller le voir sur scène, mais du coup, tout a été reporté, tout ça. Voilà. Mais, voilà. Et, e、euh, t toi?、Euh, moi, au niveau,、euh, One Man, c'est,、euh, Arthur. Arthur? Ouais. Arthur? Ah ouais. Alors, tu sais que c'est étonnant de, de, ok, ok. Ah ouais. Ah, parce que moi, pas du tout, mais,、euh, ok. a r t h u r Legault, e n pas Arthur le p r é s e t a u r Ah, Arthus! e、euh, Arthus! Par Arthus, par... Arthus! voilà! Parce、voilà. voilà, <rire> que, <ça> <rire> Là la, ah、oui, moitié, non, là, là, là, là, la moitié, là, là, a s la moitié du stand-up sur le <rire> dos, je te、oh, le dis, e La moitié du stand-up sur le dos, hein. Artus, <rire> oui, d a c o r d Artus, h effectivement. a o r s du coup. Jean-Pierre p e r l e en t fait. <rire> Parce qu'il a fait un spectacle, a r t u oui, oui, lui, mais, non,、euh, non, oui, oui, Non, non, non. Artus, h oui, du coup, oui, je suis p a t e l l n d'accord avec toi. t r è s fort. J'adore. Ah ouais, il me fait exploser de rire. Et, autrement, niveau stand-up, J'aime beaucoup Baptiste、mmh. l e Kepler. genre,、euh, très très fan. Ouais, d'accord. Et、euh, si je, moi, pour moi, si je fais sa première partie, j'ai gagné juste une h e u e quoi. Ah o、ouais、i vraiment, waouh! Ça y est. <rire> C'est、ouais. ma deuxième femme, quoi. J'ai p a l'algériole. J'ai p r i o e mais e、euh, t a u t r e m e n t j'aime beaucoup Vierino. Vierino, ouais. En fait, j'aime son concept,、euh, sa mentalité, faire les trucs,、euh, comment poser la vanne. La mentalité、pas. des Sound o Pear est, e t en général,、euh, pas tous, malheureusement, mais est très cool. Très、ouais. cool, très posé,、euh, tu vois.、Ouais. C'est l'avantage. Non,、enfin, on a le plus de, de t t e s mais、euh... <rire> <rire> Mais en, en vrai, c'est, c'est pour ça que j'aime bien ce, ce podcast-là. Parce que je voulais utiliser, p a r l i s e c des gens. Je me dis, et c'est faux, des gens qui ont pour but dans la vie de faire rire des gens, ça peut être que des gens, ils disent bien, tu vois. Ouais. Après, pas tout le temps, malheureusement, mais. Mais du coup, c'est pour ça que je me d i i s qu'ils le font. Ils e n font un business, hein.、Mm. Et、euh, du coup,、euh, le podcast s'appelle L'avenir sera drôle. L'avenir sera drôle? Ouais. Ah,、enfin, c'est beau. Et、euh, du coup, est-ce que tu penses que L'avenir sera drôle avec、euh, Rémi? Avec Rémich? Ouais. Eh ben, l'avenir nous le dira. <rire> oh là là! là là! Non,、ah, voilà. ouais. Avec Rémich, euh, ben,、euh, ouais. Ce sera pas le monde des business non plus, mais,、ouais. euh, non, ça va être sympa. J'espère.、Okay. Mais, avec Vincent, j'espère. Oui, aussi, aussi. J'espère que je ferai la première partie avant ces 30 ans. Ouais, bah, <rire> tu feras la première、Pourquoi、partie、pas. de l'Olympia. Eh ben, oui. De l'Olympia. Pourquoi pas? On le dit. C'est parti. Eh, ce sera l vidéo podcast, en Ouais, c'est trop tard. Attends, là, c'est la fin, je peux couper, n o n bon, bah, je vais te laisser. et,、euh, et voilà.